Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Twitch, sur Youtube, sur Next Gen Auto, à peu près partout dans le monde maintenant. C'est merveilleux, bienvenue pour un nouvel épisode de Grand Prix, on espère que vous allez bien et que vous êtes en, en forme. Oh, à mon avis, vu le, vu le Grand Prix d'Autriche auquel nous avons assisté, euh, à mon avis, vous le saurez. D'ailleurs, sachez que, bien entendu, euh, nous faisons l'émission maintenant, il est 20h35. On vous donnera nos conclusions définitives sur chaque équipe vers 4h du matin. Hein. On restera raccord, évidemment, avec, euh, avec les, le, le déroulé de ce... Ce grand prix ce week-end là, ils sont gentils, c'est juste qu'ils savaient très bien que je n'étais pas là ce week-end, donc ils ont attendu que je rentre chez moi, voilà, pour, euh, pour donner les résultats fermes et définitifs de ce, euh, de ce grand prix remporté par Max Verstappen. C'est ce véritablement surprenant, je ne sais pas, victoire de Max Verstappen devant Charles Leclerc et Sergio Perez. Mais on avait aussi eu un sprint, il ne faut pas l'oublier, euh, puisque samedi euh, Verstappen a remporté le sprint devant Sergio Perez et euh, Carlos Sainz. Remarquez que Manu n'est pas là le week-end où Sainz fait un podium, même si ce n'est que dans la course du samedi. ne Je sais pas si certaines choses sont des coïncidences ou non. En tout cas, Franck est bien parmi nous. Comment ça va Bonsoir. Eh bien, écoutez, Ça va très bien. Euh, je ne sais pas de quoi on parlera le plus aujourd'hui, du, du, du Grand Prix ou de ce qui s'est passé après, des limites de piste, de la FIA. Enfin bref, le, le merdolino de l'année, je pense qu'on le tient, peut-être. <rire> Puisqu'on n'a pas de merdolino dans le Grand Prix, mais on, on peut, à mon avis... Euh... En décerner quelques-uns après ce week-end, qui fut, bah encore une fois, bah désolé pour tous ceux qui mangent encore un peu en retard et qui sont fans de, de Red Bull, mais vous allez devoir mettre en un... <rire> pause encore une fois parce qu'on va parler effectivement encore de, de Red Bull pour commencer. Mais bon, tout s'améliore, puisque effectivement, Vax Verstappen n'a pas mené tous les grands prix de ce. n'a pas mené tous les tours de ce grand prix, donc ils sont un peu sur le déclin. Rassurez-vous. <rire> <rassurent, rire> <rire> J'irai jusqu'à oser la question. Red Bull finito. Point d'interrogation. Ça, c'est évidemment à vous dans d'en juger. Euh, voilà. Est-ce que c'est est complètement terminé pour eux Je ne sais pas, vous pourrez nous donner votre avis dans les différents chats. Paul qui est également avec nous, comment ça va eh ben, Bonsoir à tous les trois, bonsoir au chat, et puis on va dire bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast, comme ça on aura vraiment salué tout le monde. Voilà. Bah, écoutez, très heureux de vous retrouver pour débriefer, euh, malgré la FIA, quand même un, un beau grand prix quand même, j'ai trouvé euh, peut-être le plus beau sprint de l'histoire, on, on va en parler. Euh, bon, C'était le huitième, mais bon, quand même le plus beau et euh, une course intéressante avec quand même des, des enseignements euh, parmi les équipes. Enseignements ou pas, c'est un point dont on parlera puisque le week-end de sprint propose euh, souvent des formats un peu différents au niveau des équipes, mais euh, on, on a des choses à dire, des équipes qui ont reculé, d'autres qui ont euh, au contraire fait des ponts de géant en avant, donc euh, hâte de débriefer tout ça avec vous. Effectivement, il y a eu de quoi dire très clairement. Le chat nous remarque effectivement. Le chat nous dit ah ça y est, McLaren fait une bonne course et Benune n'est pas là. Écoutez, il n'a pas encore atterri. En même temps, vous savez, il reviendra à peine pour le départ de Silverstone. Là, c'est au mieux. Mais du coup, on saura pas. On saura évidemment la semaine prochaine ce qu'il aura pensé aussi de la livrée spéciale, Puisqu'il y aura livrée spéciale comme sur. 92% des grands prix de cette saison 2023. Alexandre avec nous aussi. Comment vas-tu Bonsoir, bonsoir. Ça va être très bien. Bonsoir à tous. Voilà effectivement une émission qui, contrairement à Sergio Pérez vendredi, essaiera de rester dans les limites. Et effectivement, c'est une émission qui va finir jusqu'à, qui va durer jusqu'à 4 heures du matin puisqu'on va analyser une par une les 1100 infractions aux limites de 10 <rire> qui ont été relevées par la FIA avec A notre analyse détaillée une infographie euh, pour bien euh, examiner ce Grand Prix en profondeur. La palette est prête. Hein, tout de Alors, je ne vous cache pas qu'au bout de la 100 ou 200e, ce sera juste « Ouais, bon, là, je ne suis pas sûr. Ouais, allez, allez ils sont un peu sévères. Voilà. » Les analyses vont être de moins en moins intéressantes. Hein, mais euh, franchement, quand même, faut dit, qu on vous que dire, est-ce qu'on parle du comportement de Max en SQ1 Ça devient... Encore une fois, hein, bienvenue à toutes les personnes, parce qu'il en existe, qui découvrent aussi la F1 cette année Et qui, euh, du coup, vont plus loin grâce à l'émission. Et donc, tu arrives, tu as des SQ1, machin, ça vidule, devient, ça devient compliqué. Mais c'était simplement du Sprint Showdown. Euh, bien sûr, euh, Néthan, je lui demande si on aura le top 10 des plus beaux dépassements de limite de piste. <rire> le problème, c'est que, <rire> que, que je crois qu'Esteban Ocon peut remplir les 10 places du top 10 à lui tout seul. Quoi. Donc, euh, il, a été, euh, il a été très, très fort, le, le pilote alpine. Mais donc, vous commencez à connaître, évidemment, euh, la chanson. Nous allons débuter. Eh bien par Red Bull. Je, je, je rappelle qu'on n'a toujours pas commencé par une autre équipe que Red Bull cette saison hein, dans, euh, dans cette émission, puisque nous commençons par l'équipe qui abrite le, le pilote qui termine la course promise. Et donc forcément, comme Max, Max Verstappen a encore remporté un grand prix, c'est sa 42e victoire en carrière. Donc, encore messieurs, ça y est, hein, il est enfin meilleur carton de où On attend quand même encore aller le troisième titre, histoire que... Pour mais... Euh, <rire> à un moment donné, voilà, le, le, les, les faits parlent. Euh, D'ailleurs, ça fait... Euh... Sachez-le en point statistique, puisqu'on aime les stats ici. Hein. Lance Stroll qui est devenu le pilote canadien avec le plus de points en carrière, c'est pas rien. Euh, mais en tout cas, on nous dit voilà, merci, au revoir, rien à dire. Non, non, non, parce que Verstappen gagne, Pérez fait troisième. bon, voilà. Bah, si on parlait d'abord... Comment, Franck Non, non, je dis heureusement que Red Bull a Max Verstappen, sinon ce serait pas aussi simple que ça, débriefer. C'est ça, parce que le problème, euh, c'est que, pas que, pas que le dimanche, Verstappen c'est tranquille, mais enfin Pérez, il part par 15ème encore. Hein. Et Perez, quatrième Q3 de suite, quatrième boulette. Euh, et puis, euh, voilà, il se plaint, il dit qu'il a été gêné par. On revient du coup à la qualif de vendredi, du coup, parce mmh. qu'on était vendredi. Il se dit qu'il a été un peu déventé par Albon devant lui. Mais attends, Coco, garçon, tu t'es fait prendre deux fois avant pour les limites de piste. Tout le monde s'est fait avoir. Hein, même Verstappen s'est fait avoir. C'était, c'était effectivement extrêmement difficile de pas de pas se faire avoir par les limites de piste dès euh, vendredi. Mais lui, il a quand même cumulé quoi. Je veux dire, il a, il a une Red Bull. Encore une fois, il est capable de se mettre dans une situation qui est euh, catastrophique en qualification, quoi. Je veux dire, et il part quinzième. Pe personne n'y croyait. Moi-même, quand, quand on commentait la calife avec, euh, avec Manu sur WhatsApp, euh, ouais, parce qu'on on échange, on échange des mots et tout, on se dit, mais il ne veut pas quand même refaire une connerie, c'est pas possible. Eh ben si, si, si, à il est plaît. capable de le faire sur le Grand Prix à domicile de Red Bull, de se qualifier quinzième, quoi. Alors euh, bon, bah, je ne sais pas où il est où ou il est masochiste, ou où, où il a envie de prouver quelque chose, mais euh, ce n'est pas la bonne méthode. Quoi. Là, clairement, je pense qu'il a compris que cette année, ce n'était pas pour lui, soyons clairs. Euh, L'autre Marco, d'ailleurs, lui a bien fait comprendre aussi que ce n'était pas pour lui, donc je pense que maintenant, il va, il va, il va enfin, lui demander de, de, de se cantonner, à effectivement, avoir cette deuxième place au championnat pilote pour de bon. Euh, et, et, parce que sinon, c'est sa place qui, qui sera clairement en jeu, parce qu'avec une telle voiture, ne pas finir deuxième du championnat pilote, Euh, je ne sais pas ce que Red Bull peut faire, Ils peuvent, euh, ou je ne sais pas, signer Hamilton pour 150 millions d'euros, lui demander de faire une deuxième et de la fermer pour être sûr d'avoir une... enfin la deuxième place. Je ne sais pas, quoi. Mais bon, encore désolé, encore par Perez par, par parce que c'est lui qui a encore une fois marqué le, le week-end Red Bull de manière euh, négative. Que Verstappen encore une fois était été. Euh... Impeccable, je veux dire, de, de, du vendredi au dimanche, il n'y a, il a, il a, il a rien à sourciller. Là, je veux dire, c'est parfait encore. Bon, à part effectivement, il y a la polémique de la SQ1 là, qui a été, été revue dans, dans le chat où il, où il rejette délibérément Lewis Hamilton derrière, il ne prend pas de pénalité pour ça. Bon, euh, voilà, bon ça, ça a été étudié, ils ont jugé que ce n'était pas, pas le cas. Est-ce qu'il aurait fallu pénaliser euh, Verstappen pour ça pas, pas sûr, pas, pas certain non plus. Voilà, c est, c est après, il voilà, y a eu un peu... Euh, Prêter point rendu sur, sur ce coup-là, je dirais que c'est peut-être un peu le seul point négatif. Euh, juste pour si vous parler d'un autre point négatif de, de Verstappen ce, ce week-end-là, c'était un peu le. Bah, du coup, sur le, sur le, dernier, sur le dernier relais, c'était le. Euh, Voilà, ce que certains diront, l'arrogance de Verstappen, euh, de vouloir absolument s'arrêter, faire son, faire son meilleur tour. Alors, quel, quel, quelle prise de risque absolument incroyable. Euh, tout ça pour un point de plus sur le championnat pilote, donc deux points par rapport à Pérez, que Pérez menait, euh, menait le meilleur tour. Et voilà, et, et de prendre ce risque-là qui est quand même assez dingue. Et il est d'autant plus dingue après coup, quand on se dit qu'il y a effectivement 1100 infractions qui ont été revues après. Imaginez que Verstappen se prenne 10 secondes. Euh, c'est Leclerc qui gagne à, grâce à, à cause de ça là, ce serait fou alors certes euh, je pense que la Red Bull serait en appel direct en disant bah oui mais on n'a pas été pris pendant le Grand Prix sinon on n'aurait pas pris le risque de l'arrêter mais bon je pense pas que ça aurait été, été bien plus loin mais euh, voilà. cette arrogance là je pense que ça peut leur coûter cher un jour, pour l'instant ça passe pour l'instant ils sont sur leur 100% de victoire sur la saison et je pense que c'est leur objectif secret c'est effectivement de, de gagner 100% des courses cette année Mais voilà, pour moi, c'est le, le, les deux bémols, effectivement, de, de, de Red Bull, parce que sinon, c est, c est, je veux dire, on pourrait passer euh, une heure à les, à les encenser parce que c'était encore une fois parfait. L'écart est toujours plus important que ce qu'on croyait. Euh, maintenant, ouais. c'est un circuit quand même très particulier. Euh, certes, très court, certes, très rapide, pas beaucoup de, de vitesse, de, pardon, de virage rapide. Euh, mais voilà, copie, copie parfaite sinon de Red Bull. Mais voilà, gros bémol côté per, euh, Perez qui se rattrape le dimanche quand même en remontant bien jusqu'à la troisième place. Et gros, mais le gros bémol pour Verstappen, c'est son, son arrogance de son, de son dernier arrêt, où on voit clairement que c'est lui aussi qui mène la danse chez Red Bull, parce qu'il a quand même assisté lourdement à la radio, Marco ne voulait pas. Euh, et puis finalement, ils, ils lui ont dit oui. Quoi. En gros, on sait très bien que c'est lui qui fait la loi, et en gros, ben, si vous voulez me garder, garder les garçons, ben, vous allez écouter ce que je vous, que je vous demande, et c'est tout. Quoi. Mmh. Ce qui peut, mmh. qu peut, à un moment ou à un autre, leur coûter cher. Je sais pas, a... pour, pour ma part je ne parlerai pas vraiment, euh, peut-être pas d'arrogance, je parlerai tout simplement à la fois de logique sportive, ce y avait assez d'avance, et en même temps une immense confiance dans ce que sont capables de faire euh, les mécanos. Donc euh, moi je n'ai pas du tout vécu comme une, certaine, comme une certaine arrogance mais oui ça faisait sens euh, d'un point de vue logique et sportif de, de, pouvoir, de pouvoir faire cet arrêt et voilà, c'est aussi un signe de grande confiance de, Verst de Verstappen envers, envers ses mécanos, mmh. euh, envers, envers son ingénieur, ça montre aussi que Red Bull ça, ça peut rester C'était aussi une équipe qui, qui, puisse, qui puisse prendre des risques. Donc, il ne s'installe pas non plus dans, dans une forme de, de confort. Et voilà, moi, je n'ai pas, euh, pas du tout été choqué par, par, par, cet arrêt, par cet arrêt au dernier moment. Oui, je suis, ah, je, je je suis... assez d'accord. Vas-y, Paul. Oui, non, je suis sur la même ligne qu'Alex. Euh, C'est-à-dire que, effectivement, s'il perd la course, on peut se dire que c'était vraiment un risque à ne pas prendre. Mais ça souligne à quel point Verstappen veut absolument tout. Euh, il a. Il a Tout pour, on sait qu'il va remporter son troisième titre. La question, c'est combien de victoires il va remporter cette année. C'est plutôt ça la question avec Mais quand est-ce qu'il va remporter le titre Mais le fait qu'il veuille tout, euh, ce petit point supplémentaire, juste pour montrer au reste du plateau voilà, je suis en, en, en maîtrise absolue euh, de ce championnat. Et bien, c'était chouette à voir. Moi, j'ai ai aimé ce, cette prise de risque, ce panache, parce que, euh, parce que voilà, il avait pour il avait se gagner de toute façon. Et c'est voilà, vraiment. Pour moi, ouais, ce n'est pas non plus de l'insolence, ce n'est pas de l'arrogance. Enfin, si, c'est de l'insolence, mais euh, encore une fois, il se rend les choses lui-même tellement faciles qu'il arrive à, à, à s'offrir cet, cet avantage. Moi, le, le, le dernier souvenir que j'ai en tête, à savoir d'un vainqueur de Grand Prix qui fait un arrêt de plus que son, que son euh, poursuivant, avec une telle domination, c'était je crois Michael Schumacher au Grand Prix de France 2004, qui remporte la course avec quatre arrêts. C'était euh, impressionnant devant voir Alonso. De J'avais... Dans les années récentes, alors peut-être Hamilton avait fait quelque chose de similaire chez Mercedes, je n'avais pas souvenir d'un vainqueur qui gagne avec un arrêt de plus. Euh, voilà, Même s'il y a eu la, la, la voiture de sécurité virtuelle, c'était en début de course et ce n'était pas long. Donc on va dire sur une distance complète d'un grand prix, ça souligne à quel point il était, était au-dessus. Euh, je ne sais pas si vous vouliez parler maintenant aussi du, du sprint, parce qu'on ne l'a pas évoqué, avec euh, presque accrochage entre, entre Perez et Hamilton. Euh, je, je voulais en parler parce que bon, bien sûr, on, on a tous vu ce qu'a fait Perez. Perez, soi-disant, n'a pas vu... Voilà, chacun se fera son, son avis sur la question, euh, mais, mais moi j'ai trouvé que personne n'avait vraiment commenté ce qu'a fait Max à, à Tchéco juste après, que je n'ai pas trouvé beaucoup mieux en fait, euh, la réponse de Max à, à Pérez, pour moi au virage 3 et aussi au virage 4, ce n'était pas beaucoup plus propre, hein, parce que Perez envoie évidemment Verstappen un peu dans l'herbe pour garder la, la tête, Verstappen ensuite, alors qu'il y a trois voitures d'écart, prend l'intérieur au virage 3, mais alors il se rate un tout petit peu, il manque d'emporter les deux Red Bull en dehors de la piste, pour ne pas l'oublier quand même, hein. on a failli avoir Hülkenberg et Maurice aux deux premières places du sprint, j'ai vraiment cru, et au virage 4, euh, ils sont, les deux Red Bull sont côte à côte, Verstappen vient remettre un petit coup de volant, pousser euh, Perez à l'extérieur, et il fait perdre une place à, à Perez, Donc je, voulais, je voulais quand même souligner ça, parce que j'ai vu beaucoup de gens tomber sur Perez, sur cette manœuvre, euh, je n'ai pas vu grand, beaucoup de commentaires sur Verstappen, qui pardon, pour moi a fait du Verstappen encore une fois, Ouais. En voulant absolument pousser son concurrent. Euh, c'est Manu qui disait ça il y a quelques semaines. Euh, quand vous courez côte à côte avec Verstappen, c'est difficile, voire impossible, en fait, de, de rester sur la piste parce qu'il va vous mettre ce coup de roue. Et alors là, il était peut-être réchauffé par ce qui venait de se passer, mais c'est agaçant parce que ça ne change pas. Voilà, il, est, il continue, même en étant largement leader du championnat, de vouloir prendre tout l'espace de la piste. Et c'est le seul regret que j'ai sur Verstappen ce week-end. Parce que pour le reste. Euh, et je vais arrêter de dire Verstappen, pardon, Verstappen. Euh, <rire> parce que pour le reste. Parce que sinon, ça va. On va encore... Je vais encore me faire allumer dans le chat, mais pour le reste, il est impeccable. Mais il y a encore ce petit coup de volant où je me dis ah c'est dommage, il n'y en avait pas forcément besoin. Max Verstappen, un peu. Son <rire> côté... <Son rire> petit côté alléant, c'est et... un amant qui a prêté à l'être. Et pour Pérez, alors ce n'est pas pour le défendre, parce que je trouve que sa, sa prestation, surtout vendredi samedi, a été insuffisante, mais on peut quand même rappeler qu'il était souffrant euh, tout le jeudi. Euh, et il a dit voilà, j'ai mal dormi, euh, j'ai eu. J'ai pris des médicaments, etc. Donc, je n'étais pas à fond. Voilà, ça peut jouer, si on veut être complet et, et honnête, comme une circonstance euh, atténuante. Oui, Alexandre, excuse-moi, mais pendant toutes les années 80, les années 90, tous les jours, euh, même les débuts des années 2000, tous les jours, des cyclistes prenaient des médicaments. Ça ne les empêchait pas d'y aller de France. <rire> donc, s'il te plaît, ce n'est pas, pas une raison d'avoir fait une mauvaise performance. Alors, on nous dit, et c'est Mick, euh, Mick, notre ami, un microphone dans le chat. On adore, hein, évidemment, <rire> qui nous dit, monsieur, monsieur Borbule Flafla, qui nous dit que entre et 2021, ça se faisait toujours, effectivement le deuxième qui faisait un arrêt en plus pour sauter le premier justement en profitant des, des, euh, des, des relais plus courts et donc de pouvoir attaquer un peu plus sur ses gommes, mais là c'est la première fois depuis très très longtemps effectivement que le leader se dit « Allez, je vais m'arrêter parce que pourquoi pas, de toute façon je leur mets une, leur mets une mine, donc euh, pourquoi... » On avait, eu, on avait eu Leclerc qui avait, qui avait tenté euh, de faire un meilleur tour alors c'était pas pour la victoire mais au final il avait perdu une place par rapport oui. à son classement Et oui mais il roule pour Ferrari aussi lui, donc il, a, <rire> il part de suite avec oui. donc, À la limite Leclerc il aurait pu dire l'inverse de Verstappen il aurait dit non non mais j'ai pas confiance en vous je ne rentre pas, je continue <rire> il aurait dit, tu... Charles tu as 25 secondes d'avance oui oui oui bah vous m'appelez quand j'en ai 40 et puis on va, <rire> on va discuter Non, juste pour revenir effectivement sur Perez euh, sa version du, du fait qu'il n'ait pas vu euh, Verstappen à ses côtés c'est totalement euh, enfin c'est pas du tout crédible parce que c'est pas du tout la ligne euh, qu'on prend normalement euh, quand on a personne à côté de soi donc il l'a clairement vu et de toute façon s'il si, si dit pour moi il y a deux choses soit il ment Et je pense que un, il ment. Le deuxième, c'est effectivement, s'il ne l'a pas vu à ce moment-là, il ne s'est absolument pas professionnel parce qu'au départ d'un Grand Prix, euh, je suis désolé, tu surveilles tes rétros, tu regardes à gauche, à droite, tout le temps, au moins sur les 3 4 premiers virages. Donc euh, pour moi, c'est clairement mensonger. Il a dit ça effectivement pour se dédouaner devant, devant la presse. Je pense qu'il a dû se prendre une bonne soufflante euh, en interne euh, derrière. Je doute que Verstappen ait pris la même souffrance pour son comportement au freinage qui euh, bah, reste du Verstappen. Hein. Pour moi, ça, je n'ai pas été plus choqué que ça de, de le voir à chaque fois prolonger ses, fre ses freinages comme il le fait d'habitude et reprendre l'avantage ainsi. Tant, tant que ce n'est pas sanctionné et que ça passe, bah, il continuera. Euh, et juste pour revenir sur l'arrogance, euh, moi, ça me fait penser à quelque chose. Alors, peut-être que tout le monde ici n'aura pas la ref et tout, mais pour ceux qui, qui s'intéressent un peu à l'histoire de la F1 de, et ont parlé effectivement de Sénat, de, je pense vraiment à de l'arrogance parce que ça a coûté cher, par exemple, la Senna à Monaco en 88, qui a aligné des tours et des tours extrêmement rapides juste pour enfoncer Prost et a fini par se sortir au portier, a fini par perdre la course. Et c'est à, à cause de cette arrogance-là, d'en vouloir toujours un peu trop, un peu plus, de vouloir enfoncer les autres, qu'il a fini par faire une erreur et perdre une course. Donc, certes, là, Verstappen euh, ne l'a pas fait et ça aurait été son équipe du coup qui aurait été fautive sur la réoustampe. Ce qui prouve qu'il est meilleur que Sénat, entre parenthèses. <rire> mais, <rire> oui, mais, mais si ce genre de scénario se, se répète et qu'il qui persiste effectivement dans, ce, dans, dans, dans cette volonté d'aller chercher le, le dernier point absolu au risque de quand même compromettre une victoire, c'est quand même le, le plus important pour son palmarès et son chemin, c'est quand même la victoire. Euh, le meilleur tour, je veux dire, pff, pas, on ne juge pas la qualité d'un pilote par le nombre de meilleurs tours qu'il a dans sa carrière. Je, je veux dire effectivement, pour moi, c'est quand même un signe d'arrogance euh, qui risque un Jour de lui coûter cher, ça lui a coûté cher dans le passé. Il s'est calmé, il a pris du galon, il est devenu absolument imperturbable. Il fait aucune erreur, mais là, je trouve qu'il va titiller un peu trop les limites et ça finira forcément un moment par se retourner contre lui. Et ça aurait pu très bien se retourner contre lui après le Grand Prix. Puisqu'on je rappelle qu'il y avait quand même 1100 infractions pour limite de piste. Voilà, j'aurais bien voulu voir combien Verstappen avait de strike, euh, au moins pas quatre, puisqu'il en fallait moins quatre pour reprendre 5, 5 secondes de pénalité, mais s'il en avait eu trois. Euh, bon, 5 secondes serait serait passé, puisqu'il a fini avec 5 secondes une d'avance sur Leclerc. Mais euh, voilà, c'était extrêmement tendu. Moi, je, je trouve quand même que si ce n'est pas de l'arrogance, en tout cas, c'est joué avec le feu de manière euh, très très forte. Voilà. C'est sûr que voilà, ce n'était pas forcément... Ouais, euh, ça va, de toute façon, on est tombé dessus, mais on disait aussi ça de Vettel. Souvenez-vous, à l'époque, Vettel qui alignait toujours le meilleur tour au dernier tour du Grand Prix, quand il était en, en domination totale. Verstappen fait un peu... Euh, un peu pareil ici euh, mais, mais voilà à un moment donné ça va être compliqué moi je, je vous rejoins aussi pour le, le départ du sprint, en fait moi ce qui est encore un peu plus bête je trouve euh, outre le fait qu'il soit équipier c'est que Perez quand même se fait enfoncer depuis plusieurs euh, plusieurs grands prix maintenant, mais vraiment il s'en prend euh, il s'en prend des belles face à Verstappen et cette manière de le pousser hors piste j'ai un peu l'impression que c'est le côté presque puéril de dire eh, oh, euh, je suis quand même un ne peut pas me laisser marcher dessus, alors qu'il se laisse marcher dessus depuis quatre courses. Euh, <rire> en se plantant à chaque fois en Q1. Euh, bon, enfin, en ne se qualifiant pas pour la Q3, pardon, en tout cas. Euh, et, et ce qui est encore plus humiliant d'une certaine manière pour Perez, c'est qu'au final, même en sortant les coudes, en montrant euh, qui euh, qu qu est le papa, il ne se fait quand même pas de part Verstappen. C'est quand même Verstappen qui le dernier mot, alors avec des méthodes qui sont effectivement un peu, euh, peu rudes, mais en attendant, on, on connaît le personnage comme vous l'avez dit. donc euh, je trouve que c'est vraiment un, un grand prix global pour Pérez euh, qui, qui est très compliqué, même s'il termine encore sur euh... le podium, euh, mais c'est oui. n'est pas suffisant. D'ailleurs, il y avait eu la statistique, euh, Hülkenberg est allé plus souvent en Q3 que Pérez cette saison. Oui. Quand je sais si ne si... sais pas si on se rend compte tout. du truc quand même, c'est absolument dingue. Ce qui est, ce qui est assez dingue, c'est de voir en fait, que, que Verstappen parle de manière beaucoup plus positive de son duel en piste avec Leclerc qu'avec Pérez. On sent qu'il que, qu a plus plaisir à se ses batailles en piste contre un adversaire qu'il craint plus que ses batailles, finalement, avec son propre coup de pied. Donc, une, je ne dirais pas que c'est l'arrogance, mais en tout cas, il y a du mépris, ça c'est sûr, et une volonté de, de s'affirmer très clairement, un peu d'orgueil, ça c'est sûr. Soyne se dit en même temps, là ça elle fait trois tours. Elle fait peut-être trois tours, mais enfin, osé espérer que même sur ces trois tours, elle n'est pas plus rapide que la Red Bull de Perez. <rire> il y a quand même, C'est quand même une statistique embêtante pour, pour le Mexicain. Il devrait en être à 9 Q3. Je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de doute là-dessus et il en est extrêmement... euh, attention parce que samedi il devrait pleuvoir en calife à Silverstone donc euh... mmh. peut-être le 5 à la suite oui. voilà serait ça serait le... vraiment mal ouais. oui ah, ouais, ça fait quand même plus de 10 ans que Reboul n'a pas gagné à Silverstone ce serait peut-être temps que ça change ah c'est vrai depuis Weber ils ont plus ouais ah non non, non, Verstappen... non non Verstappen a gagné un grand prix en 2020 quand il y avait deux courses Ah oui, il a pris le 70e anniversaire. C'est ça. Oui, il n'ont pas gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne. Oui. Il n'a pas le beau, euh, le beau trophée. <rire> On ne dit plus qu'il y a Perez 15e. Ah, non, mais là, là c'est. Là, de toute mm. façon, Perez, maintenant, il a un objectif clair fixé par Marco. Il a intérêt à s'y tenir. Euh, tu assures as ta deuxième place. C'est tout ce qu'on te demande. Mm. Voilà. Mais imaginons. Tout. Parce qu'après le Grand Prix de Grande-Bretagne qui arrive, euh, Ricardo fait son test aussi avec la Red Bull. Tout Imaginons ça marche finalement là, il faudrait qu'il commence à, à s'inquiéter à mon avis la mythologie. Mais ça qu'il soit bon. Pour moi, ah, c'est compliqué, de... bon. ouais. compliqué de juger un... le niveau d'un pilote sur trois trois sur Après, Ce qui est assez comique chez Red Bull, c'est qu'ils accordent mal leur violent entre Horner et Marco, puisque trois semaines, ouais. euh, deux Comme semaines double. avant, <rire> Marco disait euh, Ricardo est très très bon dans le simulateur, et puis Horner a dit le contraire. On est très content de ses temps. Donc ça doit pas être le même simulateur, je sais pas. Il est sur 23 peut-être, il vient de sortir. C'est El le non il y a un Helmutlap. Il est arrivé, il, il y a un Helmutlap. Oui parce qu'il a, il a inventé quelque chose, Marco, qui consiste à tester les pilotes sur un tour. Alors c'était une idée révolutionnaire qui n'avait jamais été vue dans l'univers du sport automobile. Et ils ont appelé ça le Helmutlap. El à la rigueur, tu me dis, vous faites un tour, mais en même temps on vous lance des pics enflammés à la tête, vous devez les... Éter, tu vois un truc... Hein. Mais Si c'est juste, vous rentrez dans la bagnole ou vous faites un tour le plus rapide et qu'il gagne sa place, c'est ouais. oh, dommage. Ouais. Il nous a habitué à mieux, Helmut Marco, Donc quand euh, Désormais, il ne faudra plus parler de Q1 que de Q3, mais euh, HL1, HL2, HL... <rire> HL3. Et à mon avis, le Helmut Lab, c'est un tour de North Life. <rire> non, sous la pluie. <rire> c'est ça. Bon, allez, on a l'habitude, c'est bon. Non, mais en fait, le Helmut Lab, c'est juste qu'ils sont sur l'écran, mais il n'y a que la moitié de l'écran qui marche. Voilà, allez, tout le monde l'avait, celle-là, de toute façon, s'il vous plaît. <rire> je comprends pour tout le monde, mais tout le monde avait, euh, avait cette idée. Soit en passant, absolument honteuse. C'est la, la régie qui me l'a dit à celle -là. Moi, je, je cautionne pas cette blague. J'aimerais bien la rencontrer, la régie, un jour, quand même. T'en fais pas, c'est prélu. C'est dire. Bah, <rire> euh, la régie, la régi, la régi, Renault. <rire> Ils sont tous là. Euh, c'est compliqué. Hein. Euh, on me dit une 11e Mercury, Apex sur la Attends, Est-ce que Apex, c'est pas le truc avec Brad Pitt là, Parce que si je vais m'énerver. Si, c'est veux... ça. Ah, donc c'est l'équipe Apex. Ah, bah dis-donc, ça va être un, un film plein, ouais. de, plein de nouveautés, visiblement. Ça va être... Euh... Va être sympa. Est-ce qu'on a d'autres choses à évoquer au propos de au sujet de Red Bull, messieurs Est-ce qu'on peut Non, je crois qu'on a fait le tour. Après, on pourrait déblatérer encore beaucoup plus souvent, mais beaucoup plus longtemps. Mais, de mais façon... vingtaine, de, vingtaine de minutes, on s'en sort plus plus, plus vite que d'habitude. On est. <rire> parce à un moment donné, Red Bull. Parce que Manu n'est pas là, c'est pour ça. Au oui, moins, ça. On va aller se cacher. est donc... si <rire> sont encore en train de dire, mais vers vous vous rendez compte Mais c'est un scandale. <rire> <rire> On connaît. Ferrari Eh oui, Ferrari euh, bah, qui, qui termine en deuxième position avec, euh, avec Charles Leclerc et donc en sixième place avec Carlos Sainz après les, les, les résultats fermés définitifs qui ont été, euh, qui ont été publiés. Euh, Carlos Sainz qui a donc été l'un des pires victimes des, euh, des différentes infractions de limite de la piste, euh, ce, qui, ce qui va nous permettre d'en parler messieurs avant de, de saluer quand même ce joli rebond de Ferrari. Peut-être falloir qu'on évoque... Voilà, enfin, peut qu évoque le sujet, puisqu'on le rappelle. Alors, ce qui est merveilleux, c'est quand vous allez évidemment sur le site officiel de la Formule 1, vous avez donc les résultats, et ils indiquent en bas les différentes pénalités. Donc, Sargent, Magnussen, Ocon deux fois, De Vries et Tsunoda ont récupéré 5 secondes de PIT pour avoir dépassé le vide de la piste. Et Tsunoda, Sainz, Hamilton, Gasly, Albon, Ocon, deux fois aussi, et euh, Nick De Vries ont reçu 10 secondes de PIT chacun pour avoir... Euh... Euh, dépasser un peu trop souvent les limites de la piste. Alors, moi, ma question messieurs, elle sera très simple, pour je pense évoquer le sujet de la manière la plus simple. Euh, le fait qu'on ait eu 1100 infractions relevées et qu'on ait eu toutes ces différentes pénalités, premièrement déjà, est-ce que c'est la FIA qui fait un Excel Zelle, ou est-ce que ce sont Stoppilates aussi de, de, de gérer ça un petit peu mieux Moi, je dirais que c'est au circuit aussi de changer. Hum, alors, donc, bon. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens le dire, justement, mais comment on changerait justement le circuit pour, euh, Alors, il y, y, y, y a Pour moi, en tout cas, il y a deux solutions, mais euh, qui ont toutes euh, leur, leurs aspects négatifs. C'est la première solution du gravier, mais. La moto, ne, ça ne convient pas à la moto GP. Deuxième solution, les, les vibreurs saucisses, mais ça abîme les voitures et ça peut créer des, des, des dangers. Bon, voilà. Il n'y a pas 10 000 solutions à un moment donné. Euh, je pense qu'il faudra faire un choix pour l'an prochain, en tout cas. C'est ce qu'a dit la, la FIA au Real Bullring au lendemain, après, après que la Ford a prolongé le contrat jusqu'en 2030. Mais euh... Enfin, a, il faudra choisir la moins mauvaise des solutions, je pense, parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas acceptable. Et là, je me place du point de vue de la femme d'avoir un petit peu ce, ce cirque réglementaire qui est certes justifié d'un point de vue réglementaire, mais moi, je me mets à la place des, des téléspectateurs, des gens qui, qui vont découvrir le résultat de la course ben, après la course le lendemain, ou même pas le découvrir du tout avant le prochain Grand Prix, euh, qui vont voir que machin à 5 secondes, puis 5 secondes, ça, c'est pas acceptable dans, dans un sport qui est celui de de la formule. Donc, euh, il faut savoir où, où est la priorité, quelle est la moins mauvaise des, des manières, euh, la moins mauvaise des solutions. Et pour moi, ce voilà, serait mettre un vibro-saucisse euh, ou un peu de gravier. Et le reste de l'intendance doit suivre. Mais, mais euh, il faut privilégier avant tout le l'image aussi de, de la F1 en plus bien sûr de la sécurité. Pour moi, il faut... Vas-y, Paul, peut-être que j'ai des choses assez complètes à dire sur le sujet. Donc... Non, ouais, bah, je, te, je te laisserai sur la version plus complète. Alors, non, moi, je, je rejoins un peu Alex. Donc pour, pour rappel, je crois que c'est 2 mètres d'asphalte qu'il faut pour, euh, de dégagement pour le dégagement d'asphalte pour le MotoGP. Moi, c'est une question que je me pose et que je vous pose en même temps. C'est est-ce que pour la Formule 1, on ne pourrait pas avoir une installation temporaire qu'on retire pour le, pour le MotoGP Moi, je suis d'accord. Il faudrait mettre des graviers pour la Formule 1. Et c'est certain que dès qu'il y aura le moindre gravier, il n'y aura aucun pilote qui franchira la limite. ou En tout cas, quand ils le feront, ils seront, euh, ils seront pénalisés. J'ose espérer quand même que euh, pour accueillir et le MotoGP et la F1, on a les moyens de, de mettre quelque chose de temporaire qu'on retire pour le MotoGP euh, pour lequel on retrouve l'asphalte. Mais il doit y avoir quelque chose à faire puisque comme tu l'as très bien dit Alex, ça fait perdre de la crédibilité au sport. Euh, encore plus pour les nouveaux venus, et on sait qu'il y en a beaucoup en ce moment, c est, c est, ça rend les résultats illisibles. Donc il faut, il faut faire quelque chose. Moi, je serais pour une solution, de, voilà, une installation temporaire qu'on peut, euh, qu peut enlever euh, pour une fois que le moto GP revient, tout simplement. Est-ce qu'on ne ferait pas enfin le retour du véritable astroteur cette, cette bande d'herbes oui, synthétiques en fait... Le problème, c'est qu'on se pose des, des questions pour rien, parce que le virage 4, qui est donc homologué pour la Moto GP, il y a à peu près les 2 mètres justement d'asphalte de, en dehors. Donc ces 2 mètres, c'est la largeur d'une F1 actuelle. Hein. Elles, elles font 2 mètres, elles ne font plus 1,80 80 comme dans le passé, elles font 2 mètres. Euh, et il y a derrière, elle gravier directement. Donc euh, pourquoi ne pas appliquer la même solution au virage 10 C'est-à-dire on, on enlève effectivement cet cette, cette asphalte après les 2 mètres et on met du gravier. Genre, ouais. Je ne vois pas pourquoi si c'est autorisé pour le, le virage 4, ça ne l'est pas pour le virage 10. Euh, après, je n'ai pas les détails techniques effectivement, de l'homologation d'un circuit. Peut-être que la vitesse euh, étant supérieure à cet endroit-là, il faut plus de, de dégagement, je, je, je ne sais pas. Mais sinon, j'en reviens effectivement à l'idée de, de Paul. Pour moi aussi, il, faut, il faudrait une sorte de, de, de tranchée entre guillemets le long de le long, le long de, ce, de ce virage, qui est soit euh, rempli de béton quand il y a de la MotoGP, euh, soit cassé et rempli de gravier quand c'est la F1. Je veux dire, par rapport aux sommes investies, aux sommes euh, que, les que les promoteurs doivent mettre en jeu pour, sur une course, ce n'est pas euh, quelques 10 ou 15 ou 20 000 euros que ça doit coûter euh, de changer d'alternet d'une solution à une autre euh, qui, qui doit, qui doit avis, Être, être un problème, après il y a une autre solution mais que, mais que, je, ne suis, non, cela que je ne suis pas favorable, c'est de revenir, et ça a existé au contrôle de, euh, électronique euh, des limites de piste mmh. je veux dire, on, on a, je pense que chaque déplacement qu'on a vu, et même beaucoup c'était de quelques centimètres à peine je veux dire, on pourrait peut-être les tolérer et remettre effectivement sans toucher du coup, au circuit mettre une, un contrôle de la limite de piste à, je veux dire, à 2m10 ou à 2m15, en gros on commence à sanctionner quand c'est vraiment abusé Euh, donc en gros il y aurait quand même une petite marge pour les pilotes pour euh, jouer avec les lignes blanches et effectivement c'est pas facile parce que c est, c est, les F1 elles arrivent dans une descente et, euh, et même de l'intérieur des zones on, on a du mal à, à savoir si effectivement les roues sont encore dans la ligne blanche ou pas les pilotes disent qu'ils n'arrivent pas à le voir donc soit effectivement on revient à une sorte de limite de piste électronique en disant On laisse quand même 10 cm, parce que sinon on pénaliserait les 1100, les 1100 euh, on, on, deviendrait, on deviendrait fou. Euh, mais voilà, mais on, la, on laisse 10-15 cm de marge derrière. Euh, et là, effectivement, il y a un vrai strike derrière et c'est mérité. Euh, soit, effectivement, bah, comme disait Paul, une solution temporaire qu'on bascule d'un grand, grand prix moto à un grand prix F1 à l'autre. Ça ne doit pas coûter extrêmement cher par rapport au somme investi. Voilà. Après, pour revenir sur la question dont tu, dont tu parlais, euh, euh, Michael, pour, pour, pour élargir le débat sur la FIA. Moi, je me pose la question, parce que quand on a traité l'information, après le Grand Prix, personne n'a. Il n'y a pas eu un mot dans le paddock pour que ce soit, que, que les résultats seraient provisoires. Y a, personne n'avait le, le, le soupçon de, quoi que, de, de ce qui allait se passer. Sauf qu'Aston Martin a déposé réclamation. On ne savait pas pourquoi. Et, euh, et je pense que là, la FIA, il soit, soit y a deux vérités soit la première vérité c'est effectivement ils étaient vraiment en train de, de voir euh, de leur côté qu'il fallait revoir tout, tout le classement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de traiter en temps réel toutes les infractions soit effectivement ils se sont dit merde Aston a posé des réclamations, on va être obligé de se coltiner pour des raisons d'équité sportive de tout revoir donc <rire> je ne sais pas, je sais pas je sais... en fait la question c'est si Aston n'avait pas posé des réclamations qu'une qu autre équipe, est-ce que ce ne serait pas ses crèmes et qu'on n'en aurait même pas parlé je, je, je, je pense qu'il y a une possibilité que ce soit, que ce soit la vérité Maintenant, l'autre vérité, enfin celle de la FI en tout cas, c'est euh, oui. En, pendant qu'Aston euh, déposait sa réclamation, nous la mettons en suspens parce que nous étions déjà, nous en parallèle, en train de nous rendre compte que bah, beaucoup d'infractions n'ont pas été euh, jugées correctement. Mais pas autant qu'on croyait, puisqu'il n'y a eu que 100 de jugés pendant, pendant le reprise, sur les 1200 en tout, donc 100 plus 1100 et euh, certaines avec euh, seulement 7-8 tours de retard. C'est-à-dire qu'on n'était pas en train de juger au 110e tour les infractions du euh, 7e tour. Parce que 100 sur 1100, ça fait dire de, 10%. C'est-à-dire qu'on n'a traité que 10% des cas euh, d'infraction. C'est-à-dire qu'en moment, au, au 110e tour, on ne serait peut-être qu'au 7e tour. Vous vous rendez compte de, de, de, de l'absurdité des la choses. Donc, à mon avis, il y a... Euh, Voilà, il y, y a deux solutions possibles. Soit la FIA savait vraiment et n'a rien dit, et c'est Aston qui les a mis un peu dans le, dans le caca, hein, pour, pour, le dire, pour le dire vulgairement, mais en gros, ben voilà, on va devoir s'y pencher, ça va être un, un bordel monstre. Euh, soit effectivement, ben, il, il voulaient vraiment la jouer quitter sportive et tout revoir. Je penche plutôt, moi, pour la première solution. Je pense que si Aston n'avait pas moufté derrière, parce qu'Aston était assez clair sur les lignes de piste, c'est ce que Mike Rack expliquait ce soir, on a publié l'article sur Naggen, c'est que l'année dernière, ils se sont tellement fait piéger là-dessus qu'ils avaient comme mot d'ordre à, à leur pilote d'absolument pas franchir la ligne de piste et quand ils ont dû voir tout, tout, ce, tout ce truc je pense d'eux-mêmes, des caméras, des choses pas sanctionnées ils ont dû dire ok nous on a joué le jeu, pas les autres, on va partir réclamation on va demander à la FIA de tout revoir et donc, c est c est, quoi, ça, ça leur a apporté euh, des points en plus c'est vrai que la FIA quand même ils ont, il faut quand même en parler Hülkenberg s'est pris un drapeau d'avertissement en ayant abandonné le Grand Prix c'est quand, quand même fort mais en plus après est-ce que c'est est vraiment si, si simple bah, je pense le, le problème c'est que on, on a l'impression que ce souci des limites de piste a, a, a des résolutions très simples mais ça fait maintenant plus de 15 ans que c'est le cas et on n'a toujours pas trouvé cette, cette limite parce que je me dis qu'est-ce qui empêcherait surtout la F1 qui a un, un budget colossal euh, de mettre un système en fait tu, tu peux cumuler les systèmes parce qu'effectivement si tu mets juste un capteur en dehors de la piste Euh, si un pilote se fait pousser par un autre il peut avoir un strike alors qu'il n'y est euh, tu vois pas forcément pour, pour quelque chose mais si tu ça combines pourrait ça pourrait être effacé voilà. ça voilà mais avec quand même tu vois, une, une, un œil humain qui doit venir mais si tu mets un... est-ce qu'il est possible de mettre un système en place où euh, tu mets tout un système de capteurs donc à la sortie du virage qui capte à la fois si le pilote dépasse les limites de la piste et s'il a continué à accélérer compliqué je il faudrait, sais pas, faudrait, être, te faudrait te sur la télémétrie en temps réel en même temps, je pense que c'est impossible. Ou alors une mesure radar en temps réel de, mm. de la vitesse de, de la monoplace. Sinon, ouais. on, on ne fait que des circuits urbains, et là il n'y aura plus de problème. Il y en aura PRS qui pourra gagner un titre peut-être. Mmh. <rire> <rire> non, c'est compliqué. Moi je pense qu'il faut effectivement une tolérance. Euh, je vous disais, si on doit mettre un système comme ça, il faut une tolérance de voilà, 5-10-15 cm, je ne sais pas. Je pense que 10-15 ça, ça me semblerait être bien. Oui, effectivement, toucher au circuit. Sinon, voilà, c est, c est, c est, c est les, les sommes. Moi, je suis sur la, sur, je suis exactement sur la même solution que Paul. C'est euh, effectivement, je suis absolument contre les vireurs, les aussi. On a vu le mal que ça peut faire aux pilotes. On peut mmh. voir à quel point ça peut faire décoller les monoplaces. Ça peut, ça peut vraiment faire extrêmement mal euh, au, pire, au, au mieux au dos, euh, au pire euh, cervical, vertèbre et compagnie, euh, pour ne pas dire envoyer en tonneau autre chose. Euh, donc oui, il faut, il faut une solution qui soit douce. En plus on voyait la gueule des vibreurs euh, ils sont quand même hyper prononcés les vibreurs, les, mmh. les, les mecs quand ils passent dessus ils se prennent comme des, des sacrés trucs c'était c'est les, les bordures les plus les plus élevées qui existent en sport automobile Au homologué elles font 5 cm d'eau entre chaque crénelage de chaque de, de vibreur il y a 5 cm quand vous imaginez la la la, la, la, la suspension qui est d'une formule 1 en plus avec des 18 pouces cette année et plus des 13 vous imaginez les, ce, ce que prend le 71 fois par tour Et encore, pas que sur ce, ce virage-là, parce qu'il y a le virage d'après aussi qui, a, qui pose souci, euh, le nombre de chocs que se prend le, que se prend le pilote. Donc, euh, ouais, je, à part soit une solution électronique avec un poil de marge, soit effectivement une solution temporaire, où on, on creuse une tranchée à 2m10, à 2m15, qu'on remplit de goudron quand il y a la MotoGP, qu'on remplit de gravier quand il y a la F1. Voilà. Oui, il doit forcément y avoir des... des ni plus ni moins, et, ça, ça, ça, et ça, coûte pas, ça coûte pas, je pense que ça coûte 5-10 000 euros grand maximum, quoi. Mm. par an du coup, parce qu'il y aura un changement par an. Ouais, ça coûte pas si cher que ça, mais euh, je pense que pour revenir à la question de base, je, je pense qu'il y a quand même un peu les deux. Les, les pilotes, à un moment donné, si as 1200, alors effectivement, c'est, t'as l'air, je crois, dans le chat qui me disait, 1200 enquêtes, hein, pas 1200 infractions. Euh, oui. Mais en 1200 enquêtes, ça veut dire que le pilote a au moins été quasiment en dehors des limites, si on enquête dessus. donc Si à un moment donné, les pilotes n'arrivent pas à rester dans les limites euh, tracées sur le circuit, c'est aussi à eux de prendre, ce, de, de, de prendre ces précautions-là. Mais comme la FIA était complètement submergée dimanche, effectivement, il y a beaucoup de pilotes qui n'ont même pas eu le temps d'avoir un drapeau d'avertissement et qui sont pris 15 secondes ou 20 secondes de périté au total sur la course parce qu'on n'a pas, euh, pas été en mesure de les avertir. C'est vrai que si tu fais quelque chose et qu'on ne dit pas que c'est contraire au règlement compliqué de, de, de stopper ce genre de choses. Le chat aussi nous propose de bonnes choses. Hein, pourquoi on mettrait pas des herses aussi À un moment donné, tu sors de large, ton pneu expose, ça va très bien. 10 kilos de TNT avec un déclencheur à 2 mètres 10 de la ligne aussi nous propose Nico. Ah ouais, toutes ces idées-là, c'est sûr que, euh, t'inquiète pas, que si Hamilton, il rentre dans le virage et il voit devant lui euh, Sainz qui fait... Parce qu'il a, a dépassé la limite de la piste, il va réfléchir à deux fois. Euh, c est, c est, à un moment donné, euh, je pense que non, ça aurait, ce sont des Là, c'est parce que, Là, on est liberté Média pour l'instant. Quand la, la F1 se sera reprise par des Russes, dans 20-30 ans, peut-être qu'on verra ce genre de choses. Ils recycleront les mines qu'on a, qu a vues en Ukraine. On nous avait proposé des... On nous avait proposé des aussi, qui seraient sur la tribune d'instant. Et pour. Enfin, voilà, il y a toutes ces idées aussi. Maintenant, à un moment donné, il faudrait que les... La vie s'en sans charge. <rire> Maxime, sur le chat YouTube, lui dit « Franz Toss n'a plus confiance dans les limites de la piste <rire> ». <rire> <rire> <rire> très déçu. Euh, mais du coup, puisqu'on est, on est donc à la partie ferraille, hein, pour ceux qui est de l'euro 20, ne vous en faites pas, mais on a évoqué justement ce débat sur les limites de la piste, puisque Carlos Sainz a été, euh, a été victime de, de tout cela. C'est bête, parce qu'on en dit beaucoup de mal à ouais. Carlos Sainz depuis le début de l'année. Il a très bon ce week-end. Mais il a fait un très bon week-end. C'était peut-être son, peut son meilleur week-end depuis sa victoire l'an dernier à, oui. à Silverstone, il a été euh, rapide, il a été régulier aussi puisqu'il a, a fait un bon samedi contrairement à Leclerc qui est passé au travers, d'ailleurs Leclerc l'a avoué en conférence de presse, assez, il a dit Moi, ma faiblesse, euh, ce sont les, les conditions de piste séchantes, hybrides, quand on passe du mouillé au sec ou du sec au mouillé, ce qui était plutôt le cas samedi, donc on a vu effectivement qu'il avait raison, alors même si Leclerc est toujours très autocritique sur lui-même, autocritique. et donc Sainz, euh, Sainz est très régulier, très bon, et puis le dimanche, il était, euh, une fois n'est pas coutume, il avait un rythme supérieur à celui de, de, de Leclerc, on voyait qu'il klaxonnait derrière lui, il a joué le, le jeu de l'équipe, Un contre coeur mais il a joué quand même donc euh, et par conséquent le, le timing de la voiture de sécurité virtuelle lui a été totalement défavorable puisqu'il est rentré juste derrière leclerc il a dû un peu patienter deux secondes en piste derrière leclerc en créant petit écart puis encore au stand et résultat il est ressorti euh, il est ressorti sixième donc ça lui a un peu ça lui a un peu euh, lui a un petit peu ruiné sa course mais il avait un, un bon rythme alors bien sûr ensuite après il y avait les limites de piste mais c'était euh, C'était plutôt, plutôt rassurant pour, pour Sainz, qui a fait une belle prestation, pas récompensée, peut-être un peu de rancune, un peu de rancœur à la fin, notamment à sa radio, euh, pas un mot euh, à l'arrivée. Mais euh, bah, oui, on comprend pourquoi il râle, mais il n'a pas non plus fait le, le scandale du siècle. Donc, c'était un meilleur Sainz qu'un meilleur Leclerc. C'est un peu l'inverse au début d'année où Leclerc était meilleur que Sainz et pourtant, il avait moins de points. Mais là, c'est exactement ça. Le Sainz a été meilleur que Leclerc, mais finalement, le dimanche, en tout cas, il a marqué moins de points. La, la seule petite réserve que j'ai sur ça, je pense en effet que Sainz était plus rapide que Leclerc en course, mais avec l'aide du DRS, euh, ça a apporté quasiment une seconde de gain hein, sur le, par tour le, le DRS, donc c'était un énorme gain. Je me demande quand même si Ferrari avait inversé les positions, si Leclerc n'aurait pas pu lui aussi euh, klaxonner derrière Sainz une fois dans son DRS. Évidemment, on n'aura jamais la réponse, mais euh, je, je rejoins parfaitement votre avis par contre les gars sur le fait que ouais, Sainz a effectivement fait un de ses meilleurs week-ends. J'ai j'ai juste parfois un petit peu de soucis euh, alors il faut savoir moi je, je regarde la Formule 1 sur la télé espagnole en plus je, je trouve que Sainz c'est un avis personnel hein. Euh, ça ne remet en, en rien en cause son pilotage je, cette façon de se plaindre tout le temps personnellement m'agace un petit peu c'est un petit peu ça moi si je, je peux me permettre cette critique que euh, même quand il est excellent en piste que, comme c'est le cas ce il faut toujours qu'il aille se plaindre alors oui il y a, il y a des faits de course qui se rendent contre lui c'est clair on l'a évoqué enfin ça arrive à, à tous les pilotes pas qu'à lui et euh, et voilà, c'est un truc que j'aimerais qu'il change, c'est ça qu'il soit un petit peu plus euh, aussi positif dans les médias parce que c'est un peu Calimero, hein, sincèrement alors en tout cas dans les médias espagnols peut-être un peu moins dans, dans les autres langues, mais en anglais mais en, en espagnol c'est vraiment c'est long, long ces interviews et c'est toujours un peu plaintif donc j'aimerais bien le, le voir un peu plus voilà, positif mais euh, très bon week-end de sa part, c'est clair il s'est fait intimider par Perez aussi le pauvre c'est <rire> pas ça. par qui Ouais. <rire> Bah, Sainz, euh, oui, bah, écoutez, il, il fait un bon week-end, effectivement. Il ne faut pas oublier qu'il a fait comme fait une belle bourde au Canada en, en mettant sa voiture dans le mur aussi. Je pense que ça a été un peu oublié aussi, euh, rapidement, euh, heureusement rapidement, pour lui. Euh, voilà, il se plaint beaucoup euh, en moment où euh, je pense que si on doit renouveler les contrats des pilotes Ferrari, je pense qu'autant pour Leclerc, on ne se pose pas de questions, autant pour Sainz, euh, c'est déjà plus délicat, je pense, parce que euh, On sait qu'il est rapide, on sait qu'il peut faire de très bons week-ends, on sait aussi qu'il peut faire des très mauvais week-ends. Euh, par contre, à force effectivement de fustiger comme ça la stratégie, alors qu'il était clairement au courant que lors du premier relais, il n'y aurait pas d'inversion de position, que ça a été décidé avant. Et comme le dit Paul, euh, il gagne son temps derrière au DRS. Il reste dans la seconde au DRS, il rattrape à chaque fois Leclerc sans aucun problème et du coup, sont tapés dans ses pneus Et donc, forcément, il est favorisé. Sur, sur ce circuit-là, le, le train DRS favorise forcément le, la personne qui est, qui est derrière. Donc, je ne pense pas qu'il aurait été plus rapide que de, devant lui, euh, devant, devant Leclerc. Après, voilà, il fait un, il fait un, il fait un bon week-end. J'espère juste, effectivement, qu'il restera, euh, qu restera un petit peu de, de jugeote, entre guillemets, pour... Euh, pour reprendre un état d'esprit plus positif, ce que Leclerc semble avoir repris quand même depuis une course aussi, il avait beaucoup critiqué effectivement Ferrari au Canada par rapport à la stratégie en qualification, mais après l'arrivée il avait reconnu ses torts, et pendant le week-end il avait aussi, enfin je trouve qu'il était beaucoup plus positif sur, sur, effectivement, sur comment avance Ferrari, sur les évolutions, et c'est quand même pas mal, parce que Certes, on parle de la domination de Red Bull, mais en, on ne l'a pas évoqué non plus, mais en, en Q1, euh, vendredi, on a eu l'écart le, le plus serré de l'histoire de la Formule 1 depuis qu'elle existe, euh, 858 millièmes entre le premier et le dernier. Certes, le circuit est court, certes, le circuit euh, n'impose pas d'énormes contraintes au F1 en termes d'aérodynamique dans les virages. Euh, il n'empêche qu'on euh, n'a on jamais vu un écart aussi serré, euh, même les années précédentes. Donc, on a un peloton de, de, de 20 voitures extrêmement, extrêmement serrées et, euh, et, et Ferrari est en train de, de re revenir à l'avant et on sait à quel point c'est difficile d'être dans ce peloton derrière Red Bull, vraiment euh, constamment euh, dans, dans les premiers. On voit McLaren qui fait le yo-yo d'une course à l'autre Euh, là, là, sur ce, on va en parler là, mais sur ce Grand Prix effectivement, ils ont des, des, évo des évolutions. Donc pour nous, ça se passe bien. Mais Mercedes recule alors qu'ils avaient progressé. Aston était se jouait le podium, mais là, ne le jouait plus. C'est tellement compliqué derrière Red Bull de savoir qui va être de deuxième, troisième, quatrième force du plateau euh, sur, un, sur un grand Prix particulier. C'est jouissif pour quelqu'un qui... Voilà, maintenant on espère qu'effectivement ça va être un step de plus pour tout le monde pour rattraper Red Bull. À ce moment-là, ça sera totalement jouissif sur l'ensemble du plateau. Mais là, c'est déjà tellement magnifique de voir que, que, que ça peut basculer comme ça d'un circuit à l'autre, d'une équipe à l'autre. Et donc Ferrari arrive à se repositionner un peu devant, devant ce peloton, ça sera déjà une première marge de progression. Euh, Euh, validé côté, euh, côté Ferrari. Ils ont l'air de dire que ça avance dans la bonne direction. Il y aura d'autres évolutions là, qui vont arriver, je pense, euh, je crois que c'est Silverstone, je ne suis pas certain Silverstone ou, ou Budapest, euh, qui devrait un peu les conforter à, à ce niveau-là. Maintenant, Mercedes va aussi apporter son, son deuxième kit d'évolution à Silverstone. Enfin, bref, ça n'arrête pas de bouger. C'est absolument passionnant. Et, et l'écart sur Red Bull, mine de rien, se, continue à, à se rétrécir. Donc euh, voilà, sur 71 tours, on... Si on enlève effectivement l'arrêt de, de superflu de, de Verstappen, on, on serait donc à Leclerc à peu près 25-26 secondes, euh, on retombe à moins d'une demi-seconde autour en rythme de course, alors qu'il il envoyait, il envoyait du lourd euh, Verstappen devant. Donc, euh, donc voilà, ça, ça veut dire qu'effectivement ça progresse pour Ferrari. Exactement, mais c'est vrai que c'était complètement... enfin La hiérarchie derrière de but est illisible, mmh. mais on rappelle certains s'en plaignent. Certains disent « Ah, oh, mais tu te rends compte, c'est illisible, c'est pas digne de la F1 » On rappelle qu'en général, plus c'est illisible, mieux c'est pour les fans. C'est en général les, les choses les plus. Euh, c'est exactement ce qu'on veut. Oui. Après, les il y a des fans. C'est vrai qu'il y a des fans de pilotes, ouais, ouais. Et des fans d'équipe, contrairement à, à certains sports. Euh, ça, ouais, ouais, ouais, ouais. En Formule 1, il y a beaucoup de fans 2. Effectivement, quand on ne sait plus si c'est un fan 2, on peut être deuxième, troisième, ou dixième, ou quinzième. Euh, c'est vrai que ça peut frustrer, mais bon, tant mieux. C'est le seul sport. Attention, parce que plus la FIA est illisible, moins. Moi c'est qu'on pour la f donc ça, ça marche pas avec tout. Oui, oui, il faut savoir voilà, il faut trouver les bonnes, euh, les bonnes limites. Limite, limite de la piste, tout ça, pour bon, oh, oh, c'est ce <rire> incroyable hein, quand même. Hein, ça. Ce, qui, ce, qui, ce qui revient beaucoup chez Ferrari, c'est la difficulté, vraiment, cette voiture, elle semble bonne mais uniquement si elle fonctionne dans une fenêtre de fonctionnement qui est très étroite. Et j'ai l'impression qu'avec les évolutions, notamment à Barcelone, ou même, même avec la journée de tournage, etc., il s'est passé des choses et qu'ils ont mieux compris à faire, comment faire fonctionner cette voiture, plus peut-être que, que les apports des évolutions, même si Leclerc a aussi été très positif en remerciant Maranello qui, qui poussait comme jamais, mais j'ai l'impression que c'est Voilà, c est, c est, c est, euh, on pourrait parler presque de Diva euh, nouveau chez Ferrari, il s'agit de, de la dompter aussi après la hiérarchie, elle pourrait aussi changer, euh, elle va changer je pense dès le prochain grand prix à, à Silverstone où on a des virages à grande vitesse qui risquent plus de favoriser Mercedes que Ferrari, mmh. Mercedes qui en plus euh, porte des évolutions. Ouais, je vais répondre juste à Slim Too Slow dans le, dans le chat qui dit que Ce sera la première fois depuis combien de décennies que Ferrari développe positivement une voiture bah, La deuxième fois, puisqu'ils on, ont fait quand même un sacré gap euh, malgré, euh, <rire> malgré le développement euh, limité entre 2020 et 2021. Les voitures étaient quasiment gelées et pourtant la saison 2021 était bien meilleure que la saison 2020. Donc, euh, donc ça fait au moins deux fois en trois ans que ça développe de manière positive euh, chez Ferrari. Voilà oui, petite ils sont, euh, réponse. Ils ne sont pas devenus complètement mauvais dans les années 2000. Ah non, non c'est Ça marchait pas mal. Messieurs, alors là, on va déjà parler de McLaren. Alors, la, la, la troisième fois, c'était en 53, puisque c'est euh, Ascari qui <rire> gagne le titre. En <rire> Sinon, après, on n'a pas plus. Là, on n'a pas, pas trouvé. Euh... D'ailleurs, en parlant, en, en parlant d'Ascari, juste, on avait dit que Verstappen avait, avait mené un nombre de tours incroyable. c'est 256. Et c'est pas la série la plus longue, puisque derrière, il y a quand même Senna ce qui prouve que, ce que Senna est meilleur. Mais ce qui prouve que Ascari est encore meilleur, parce qu'il a mené entre 52 et 53 euh, 305 tours. Voilà, 50 de plus que, que, que Verstappen consécutivement. Alors qu'à l'époque, c'était 6 Grands Prix de 14 tours de 27 km chacun. Euh, je peux <rire> dire que c'était <ça rire> compliqué de mener beaucoup de, beaucoup de rondes. Mais donc McLaren, euh, avec la 4ème place de Landon Norris euh, mm -hmm. lors de ce Grand Prix, et la 16ème d'Oscar Piastri, donc c'est terrible. Mais là, j'ose espérer pour eux que ça prouve que les évolutions marchent exceptionnellement bien. J'espérais que c'est là-dedans, évidemment. Alors après, il y a eu aussi des soucis pour Piastri qui a eu euh, un champion d'aileron avant. Et voilà, c'était forcément pas non plus un grand prix très, euh, très peu mouvementé pour lui. Mais, euh, mais Norris, euh, très très bon boulot. Et on, on, on parlait régulièrement dans cette émission du fait qu'il ne fallait pas prendre la pente qu'avait empruntée euh, Pierre Gasly, notamment l'an dernier, où euh, il, il s'abstenait de faire les exploits qu'on qu avait l'habitude de, de voir de sa part. Euh, Norris montre qu'il voilà, continue justement de temps en temps d'aller chercher ces, ces places qui semblent absolument... Euh, Impossible, donc ça c'est une... une très bonne chose, Paul, n'est-ce pas Ah oui, oui, euh, bah, là on a retrouvé le, le très grand euh, Lendo Norris qu'on voit de, depuis ces dernières saisons. C'est juste que depuis le début de l'année, il n'avait pas forcément eu l'occasion de, de s'exprimer au volant de monoplace très moyenne. Il faut aussi dire que Piastri euh, était bien plus menaçant que ne l'était Ricardo ces dernières années pour lui. Et Là, voilà, il, a, il a remis les pendules à l'heure. Alors il faut effectivement préciser, tu as raison, que seul Norris était équipé des, des nouveautés chez McLaren ce week-end. Euh, parce que Piastri, lors des courses d'avant, était largement au contact de Norris. Donc, je mettrai euh, avant tout l'écart sur, sur ces évolutions. Et il faudra voir à Silverstone, quand les deux euh, McLaren en sont équipés, ce, ce que peut faire Piastri. Mais en tout cas, on a vu du Norris. Euh, C'est le pilote du week-end. D'ailleurs, il a été le pil pilote du jour. C'était plus que mérité. Euh, une très, très belle éclaircie pour, pour McLaren dans une saison qui reste euh, compliquée. J'attendrai encore une ou deux courses, euh, avant de me faire une idée précise de de leur niveau grâce à ces évolutions. Euh, on a dit Spielberg, c'est un, un circuit un peu particulier. Le format sprint, il ne faut pas l'oublier avec une seule séance d'essai libre. Euh, je pense qu'il y a certaines équipes qui sont parties dans la mauvaise direction sur les réglages, notamment Mercedes, Là où, et Aston Martin a été très conservateur. Donc, si McLaren confirme à ce niveau là, je dirais que c'est plus une menace à terme pour une équipe comme Alpine que pour les top teams quand même. Oui. Mais en tout cas, euh, ouais, excellent, excellent week-end et ça fait plaisir de revoir Norris. Euh, comme on l'a dit, de ne pas se laisser euh, entraîner dans la chute un peu de McLaren cette année. Et là, quand, quand la voiture marche, d'être au rendez-vous, mais d'une manière inattendue, hein, même, même pour eux, c'était inattendu d'être à un tel niveau. Et il faut espérer que ça dure. Et, euh, et pourquoi pas Pourquoi pas imaginer que McLaren puisse confirmer sur les autres circuits Eh bien, ça nous ferait une équipe de plus pour, pour jouer en haut. Et on ne peut pas demander autre chose de mieux, en fait. Après, le, le bémol, deux bémols qu'on peut dire, c'est que McLaren a toujours bien marché sur ce circuit, même l'an dernier, et Norris a toujours bien aussi fonctionné sur ce circuit. Donc euh, voilà, C'est d'autant plus, plus prometteur qu'il y a d'autres évolutions qui arrivent même à, à Silverstone. Il y aura, Piastri il y aura le package de, le package de, de, de, de Norris à, à, à, en Autriche, et Norris aura lui le même package, mais avec une évolution en plus que, le, que Piastri n'aura pas non plus. On continue parce que McLaren est, a du et mal à produire en, en plus. Des relents c'est pareil. Parce il y, a un, il y a un gros sujet, la... non seulement il faut concevoir des pièces efficaces, mais il faut aussi les produire. Et ça, mm. ils ont un nouveau département de production chez, chez McLaren, mais qui a permis d'augmenter les capacités, Mais alors, je sais pas, il est encore en rodage, Il y a beaucoup de demandes, mais ce n'est pas du tout facile. On sait que c'est aussi un gros problème chez Alfa Romeo, ce problème de, de production de pièces en, en, bonne, euh, en temps et en heure. C'est un sujet logistique de supply chain qui n'est peut-être pas forcément passionnant mais qui est au cœur aussi des enjeux contemporains de la F1 ah bah, de toute façon avec la, la, la direction que prend la formule 1 avec les budgets capés tout ce genre de choses depuis quelques années c'est sur ces détails là que ça va se jouer au fur et à mesure c'est clairement là-dessus plus vous allez vite plus ça coûte cher alors que mmh. quel est le bon ratio entre et, ouais, et plus vous avez, vous avez des risques de vous rater dans l'usinage c'est ça et recommencer du coup perdre de l'argent bêtement c'est très très compliqué quoi Mais bon, après, ouais, pour revenir effectivement sur le week-end de McLaren, euh, voilà, prometteur pour Norris, prometteur pour McLaren, ils ont l'air d'être euh, confiants. Après, voilà Spielberg, c'est quand même très particulier, c'est des lignes droites, c'est des virages, il euh, y a quelques virages rapides, mais ce n'est pas, pas la norme. Silverstone, c'est un tout autre défi. Si la McLaren fonctionne très bien, à Silverstone, qui est un vrai juge de paix, avec euh, donc, la deuxième série d'évolution pour la MCL60 de Norris, puisqu'il y aura une troisième série encore en Hongrie. Euh, là effectivement on pourrait dire oui ça peut jouer des grosses places sur la deuxième partie de saison euh, et donc euh, effectivement avoir encore un prétendant en plus euh, derrière Red Bull ce qui, ce, qui, ce, qui tout, ce qui serait totalement dingue entre Aston Mercedes Ferrari euh, McLaren euh, voilà et, et espérons aussi Alpine parce qu'Alpine aussi avec des évolutions à Silverstone on aurait derrière un, une bagarre pour, le, pour les sites qui serait absolument euh, monstrueuse quoi Voilà, c'est vraiment le, la beauté de cette F1 imprévisible. Donc euh, ouais, moi je suis tout à fait euh, pour, évidemment, pour que McLaren remonte, Alpine remonte, enfin bref, que, que tout le monde remonte, qu'on ait vraiment une, une bagarre de, de fou furieux. Moi ouais, ça va, ouais, ça me fait plaisir pour Norris aussi, parce que Norris a quand même fait un pari jusqu'à fin 2025, sans clause de, de sortie de son contrat, euh, qu'enfin chez McLaren, alors après avoir fait le yo-yo, après Honda, après Renault, après Mercedes, que ça, enfin, ça repart vraiment sur la, sur la bonne pente qu'Andrea Stella finalement se révèle être un euh, bon directeur d'écurie finalement, parce qu'on ouais, on, l'avait trouvé un peu parachuté là, presque par défaut en se disant, bon, bah, McLaren n'a pas trouvé quelqu'un de mieux à, à mettre, mais finalement bah, ça, ça a l'air de faire le job euh, non, et il y, y a du recrutement, il y, y a des choses qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui se passent, donc euh, bah, si la pente est ascendante euh, bah, surtout, il faudrait qu'elle soit ascendante pendant plusieurs années cette fois-ci, c'est tout ce qu'on demande. C'est ça, ils ont toujours une. Dans la saison, en général, ça se passe plutôt pas mal. C'est ça. McLaren, mais quand il faut basculer d'une année à l'autre, c'est un, euh, un peu plus difficile pour eux. On s'a vu M. Touzo qui vient d'arriver dans le, dans le chat. Euh, je pense que c'est un, un écrivain, me semble-t-il. Je ne sais, pas... <rire> sais pas. Pas toutes les je infos. Le con... Je ne le connais pas. Rasquillance. <rire> euh... Ah, ça, ça m'embête, on parle tard d'Aston Martin maintenant. Là. Ça... Ah, ça Allez, tu plus. retournes. C'est le retour à la réalité, mon cher Michael Ah là là, <rire> oui, mais <cinémas>. décidément On va <rire> retrouver ce genre de week-end qui ne Pouf, se passe pas Ils sont dans l'espèce le... de ventre-mout de cet avant du peloton. Alors, Unzo finit quand même cinquième grâce à cette euh, magnifique délation. Hein. Ça, on est sur un, un triple boucle <rire> pliqué de délation de la part d'Aston Martin. Mais je, je, je voulais évidemment évoquer, euh, éviter pardon, de l'évoquer tout à l'heure puisqu'on voulait évoquer pendant la partie d'Aston Martin. On, avait, on en avait parlé notamment à Jeddah. Il y a quand même... Tout un mindset, on va dire, euh, presque politique, juridique dans cette équipe qui est quand même malin parce que oui, c'est toujours eux qui vont aller signaler à l'AFIA des choses depuis euh, pas mal ouais, de temps. Andy ça, Stevenson est, est très fort. Andy Stevenson mmh. est très très fort pour ça. Et souvent, quand il y va en frontal à l'AFIA, il remporte ses, ses dossiers. Et, ça, et là, ouais. voilà, on en revient effectivement au, au chapitre limite de piste. Est-ce que c'est Aston Martin qui, a, qui en déposant réclamation, a forcé l'AFIA à de devoir tout revoir où, où, où, où est-ce que LaFia était vraiment sur le sujet donc euh, bravo à Aston en tout cas d'avoir levé le lièvre euh, et voilà, et Aston Martin c'était pas leur circuit le plus fort non plus l'an dernier c'est un peu comme le Canada, ils étaient pas super forts non plus pas, voilà, je pense que c'est pas vraiment les circuits qui les, qui les favorisent le plus et pourtant, et pourtant, et pourtant la Aston était, était une des meilleures monoplaces en motricité en sortie de virage lent en tout début de saison, on s'en souvient à Bahreïn sur chaque sortie de, de virage on, on voyait qu'elle reprenait même du temps à la Red Bull cet avantage là a disparu un petit peu avec les évolutions euh, ils se sont peut-être plus euh, concentrés effectivement sur les hautes vitesses donc ça marche certainement peut-être un peu mieux donc on verra à Silverstone ce que ça donnera mais là sur des circuits un peu on-off, donc accélération freinage où il y a moins de virages pour créer la différence je pense qu'ils payent un petit peu le, le prix de leur, de leur choix de, de, de développement, de leur direction donc euh, bah, espérons pour eux que ça, que ça marche mieux à, à Silverstone et sur des circuits plus, euh, plus rapides qu'on va avoir dans la deuxième partie du championnat quoi notamment à la Hongrie, du coup, ça peut être un, un peu inquiétant pour eux, mais ce passe, pas, ça pourrait être sympa, par contre. C'est euh, Mike Crack qu aussi qui expliquait que qu'ils avaient une approche assez conservatrice en raison du format sprint aussi, qui oui. fait qu'avec des fois une seule séance d'essai libre ne vous permet pas forcément de, de trouver les meilleurs compromis. Donc je pense qu'ils ils ont abordé le week-end comme ça, déjà sans nouveauté pour ce week-end, et avec un... Avec, voilà, esprit conservatif et puis quand, quand Alonso est, est, on va dire fait du Alonso mais n'est pas flamboyant parce qu'il n'a pas été flamboyant ce week-end il y a aussi un, un peu moins de résultats il ne faut pas oublier le facteur pilote euh, et quand il est dans un week-end un peu plus normal on, la preuve c'est que la battue en qualif c'est qu'il euh, voilà, tire un peu moins de la, de la voiture ceci étant dit euh, effectivement avec les réclamations c'est quand même l'équipe euh, pour être championne du monde des réclamations cette année ils arrivent dans un mauvais week-end à, à se rapprocher de Deuxième place du championnat des constructeurs et, euh, et si c'est leur plus mauvais week-end jusqu'ici, c'est quand même plutôt pas mal parce qu'ils ramènent ouais. quand même pas mal de points, ouais. et ça joue, le, ça joue les points euh, sans, sans sourciller, il n'y avait jamais tout là-dessus. Donc euh, <rire> sur les prochains circuits et ce 10 Silverstone ce week-end, je m'attends à les revoir, euh, on, on verra s'ils peuvent jouer le podium hein, en attendant de voir les véritables progrès de Ferrari et de, de Mercedes mais ils seront dans le haut du wagon euh, ce week-end en Grande-Bretagne. Pour moi, ça ne fait, ça fait pas trop de doute. On l'a vu à Barcelone, c'était un week-end très moyen, hein, ils remontent sur le podium au Canada. Euh, pour moi, Silverstone ça ira beaucoup mieux pour Aston Martin. Et euh, Stroll a fait aussi un week-end qui était convenable, euh, et même pas mal du tout, le vendredi et le samedi, puisqu'il bat Alonso en euh, qualification. Et puis en, en course sprint aussi, on a, vu, on a parlé de Sainz et Leclerc, mais en course le dimanche, mais en course sprint, on a vu un Alonso klaxonner, Derrière, derrière Stroll, voilà. ce qui a fait même penser à certaines euh, mauvaises langues que Alonso n'aurait contractuellement pas le droit de, de doubler euh, Lance Stroll ce qui me semble euh, évidemment absurde, mais voilà, on a, on a failli avoir un petit moment chaud aussi entre les deux, notamment quand Alonso en toute fin de sprint a essayé de doubler euh, Stroll. Voilà, ouais, je pense a... Alex... Ouais. Alexandre a lancé la polémique dont, dont je voulais qu'on qu parle. <rire> Alors, <rire> cool. je suis pas fait... je, je... il a le droit de le doubler, mais je pense simplement, on en parlait de façon. Euh, plutôt dans la saison, il est juste en train de se remplir sa petite armoire à faveur mmh. et quand il en aura besoin au moment, euh, au moment opportun, bah, il, pourra, <rire> il pourra dégainer. Il dira, vous vous souvenez en Autriche, là, quand je vais zigzaguer comme un con là, derrière, votre... <rire> derrière le fiston là, à faire là, « là, je ne peux pas le doubler, oh là là qu'il est fort, et bien maintenant, euh... enfin, on pas Il est clair qu'il était beaucoup plus rapide, il est clair qu'il pouvait le dépasser comme il voulait. Il est extrêmement politicien au sein, au sein de l'équipe, on sait clairement quel jeu il joue, on sent ça effectivement c'est l'armoire à faveur comme tu dis je serais pas étonné qu'il y ait peut-être même aussi peut-être pas une clause dans le contrat parce que je vois, je vois pas ça écrit dans le contrat et qu'en gros vu la qualité de la voiture cette année euh, en gros ils sont mis d'accord en disant s'il si, si est devant toi et que ça joue pas le podium le top 3 bah, restez comme ça voilà, euh, et, et faites le mais avant le départ j'ai dit à, à Manu tu vas voir qu'Alonso va tenter une stratégie complètement différente pour ne pas avoir à croiser ce rôle en piste, et effectivement il est parti en dur, Donc, je dis, il a quand même essayé de choisir une stratégie où il pourrait effectivement ne pas retrouver le fils du patron euh, devant lui. Donc je pense qu'effectivement il y a une sorte de gentleman agreement euh, sur, effectivement, sur ce genre d'opposition qui ne valent pas effectivement grand chose, maintenant s'il y a un podium en jeu, imaginons même pire une victoire en jeu. Je... Je ne sais pas, effectivement, si on, si on avait un stroll premier, euh, bon pour l'instant dans la configuration actuelle c'est pas possible mais imaginons une course où les Aston sont extrêmement fortes et les Red Bull sont au tapis pour une raison x ou y, accrochage entre les deux euh, panne, de, panne euh, fiabilité ou je ne sais quoi ou, ou alors éruption euh, de la pluie au mauvais moment pour Red Bull et, et les Aston se retrouvent en tête si, si Lance se retrouve premier et Alonso deuxième, je ne suis pas hyper certain que dans ce cas-là euh, Alonso pourrait aller chercher la première victoire de Lance Troll. Je, je me demande s'il n'y aurait pas quand même un sort de délai de ouais, une faveur effectivement peut-être de laisser la première victoire à Lance en fin. Et... Enfin, c'est hyper délicat en fait, c'est hyper délicat. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passerait, mais ça serait hyper intéressant à voir en tout cas. Euh... Laisser finalement avoir Lance sa première victoire en F1. Maintenant, c'est aussi à quel point Alonso a envie de regagner depuis le temps qu'il n'a pas gagné sa 33e. Alors, c'est hyper délicat, mais en, en, ils ont l'air de bien s'entendre. Donc, donc peut-être qu'effectivement, c'est un peu discuté, ce genre de choses. Ça, ça doit se discuter, parce qu'ils euh, sont quand même passés pas loin de jouer la victoire à Monaco. Enfin, ils en ont quand même parlé, il y a quelques courses, moins maintenant, ils nous ont parlé il y a quelques courses, effectivement, de cette première victoire hypothétique de la saison. J'imagine quand même que ça doit être un petit peu discuté. Mais une première victoire de Landstroll, euh, je pense que, ouais, Alonso aurait, aurait du mal à aller la chercher, je pense. Euh, au moins la première. Après, les autres, non. Il ne faut pas déconner, mais la première, à mon avis, il, risque, il risquerait de devoir lui laisser. Je, bah, moi, je, je pense ouais, qu'il ferait, peu importe qui est devant, il ferait comme McLaren en 2021, Monza. Un, un gel des positions. Parce qu'en fait, le problème, euh, ouais. c'est parce que tu peux imaginer ça ouais. en, via le prisme en disant Il peut la laisser à Stroll, ouais. puisqu'il y en aura d'autres. Mais qu'est-ce qu'on en sait s'il y aura d'autres je... chances C'est ça euh, ce oui. moi, je... moi, je pense que si c'était Alonso premier et Stroll deuxième, on pourrait raisonner de manière inverse. Je ne pense pas que Stroll aurait le droit d'aller chercher Alonso et se battre pour sa première victoire. Donc Je pense je raisonnerais plutôt en gel des positions d'une le... de manière logique et conservatrice, comme c'était le cas ouais. au sprint. Mais si, si Stroll est devant et qu'Alonso est derrière et qu'Alonso euh, montre, montre à chaque tour pendant 10 tours qu'il peut le dépasser quand il veut, comme il veut... Non, ah ouais, euh, gel des positions, ça, ça, ouais. ça, lui, ça lui servirait, ça le ça servirait pas du tout. Lance, quoi, ouais. ça, ça, ça, on, saurait, on saurait très bien que sa première victoire a été offerte par Alonso parce qu'il n'a pas voulu l'attaquer. Donc, effectivement, s'il y a ce gel des positions, il faut que ce soit, ce soit clair et net, ce n'est pas comme en Autriche ou au Canada, quand on voit pas Alonso zigzaguer derrière. En gros, je peux faire euh, 30 mètres de plus dans la ligne droite et je peux quand même te bouffer au freinage, mais bon, comme je, comme je vais plus vite, que parce ça, que tain, je ne sais plus si c'était au Canada ou à Barcelone où Alonso a fait ce commentaire, euh, voilà, dit. Euh... Dites à Lance que je ne me battrai pas avec lui, ça ne servira à rien, etc. Donc, euh, il était dans cette attitude-là également de, de, de best friend, etc. Une et attitude, tout va bien, dans le meilleur des mondes. voilà. » Même si, évidemment, quand vous avez un pilote qui est à chaque fois parti euh, en incendiant une écurie, puis en détruisant son coéquipier, en critiquant lourdement son coéquipier, comme il a fait avec Ocon dans la presse l'année d'après, j'ai toujours tendance à trouver qu'il y a un côté surjoué et politique, ouais, évidemment. Euh, oui. Maintenant, euh, Aston, ouais. maintenant si Aston joue la victoire à un moment ou à un autre au championnat peut-être pas cette année mais l'année prochaine si Alonso commence à faire le con soyez clair et net que Laurence Stroll c'est pas son fils qui vire c'est Alonso qui y est c'est la voiture est capable de jouer la victoire Alonso tout, tout, tout Alonso qu'il est il faut faire attention parce que moi je me mets... il est pas tout seul à investir chez Aston il y a aussi un groupe d'investisseurs c'est aussi côté... côté en bourse donc si on voit que c'est géré comme une... comme une affaire personnelle et non pas comme... Ouais. En, en, en, dans l'intérêt général de, de l'équipe, euh, ça peut aussi provoquer des réactions négatives. alors Après, on, Mick a raison aussi hein, dans le chat sur YouTube. Je déteste avoir, avoir à dire ça, mais il ne faut pas non plus partir du principe que Stroll perd forcément le duel. C'est vrai que sur la majorité des courses, Alonso le bat, mais Stroll, il y a quand même des moments, et s'il l'a battu en calif, il a battu, battu Samif, il y a des, des moments où il peut... Oui. Moi, je trouve qu'il est... On... Mais pas en, ça, en sens de course, mais pas en rythme de course, pas en sens de course. Ouais. En sens de course, Alonso est imbattable. Bien sûr, mais je pense quand même que cette saison, il n'est pas non plus... Il y, a, il y a des Grands Prix où il était vraiment à la masse, mais il y a, il y a pas mal de courses où il n'est pas si loin que ça d'Alonso. Oui, oui. Il suffit que tout, mm. tout se mette en place. Et, euh, et puis Stroll, on l'a aussi vu, en général, quand il joue vraiment aux avant-postes, mm. il, il est plutôt bon. Hein, il est, quand, quand, okay. quand, quand il y a des podiums à aller chercher, oui. il va les chercher en pas. général. Mm. C'est plus quand il est dans le peloton, quand on en parlait régulièrement, peut-être que c'est... Euh, un pilote qui est vraiment drivé par la victoire et il est motivé quand il est 3, 4, 5e ma maximum et que derrière bon, bah, il, se, il se démotive. 3e oui, maximum, et... 4e, il s'en fout. Oui, c'est vrai que de toute façon, tant qu'il n'y a pas de trophée à la fin, lui n'est pas. C'est ça, exactement. Mais, mais, mais voilà, peut-être que justement il se démotive très vite et, qu dit, bon, voilà, et, et que ça laisse plus la place à aller chercher, euh, à, à aller avoir quelques, quelques petites erreurs. Euh, mais... On dit une voiture aussi méritante doit avoir un pilote plus méritant. Après, il suffit que. Ouais, il... Bah, ça, ça dépend vraiment. Euh, c'est ce que disait de... voilà, Monsieur m Mix dans le chat. Le gros problème de Stroll, c'est pas sa pointe de vitesse, c'est son manque de constance. Ouais. Alors, euh... Stroll, dans un très bon jour, c'est un excellent pilote de Formule 1. Euh, J'ai toujours considéré, même dans ses mauvaises années, que c'est un pilote qui avait sa place sur la grille. Si, comme vous dites, il est dans une bonne journée, s'il si y a le bon objectif, et c'est un peu le souci. Et là, c'est ouais, vrai que. La Synergie entre Alonso et lui a l'air positive, ça a l'air de faire aller l'équipe vers l'avant, donc c'est bien. C'est sûr qu'il faudrait qu'on commence à le voir un peu plus souvent, euh, peut-être pas au niveau d'Alonso qui, je pense, reste euh, une classe au-dessus largement, mais euh, à défaut, tout le temps euh, top 6, top 8 en permanence et arrêter de sortir en cul de régulièrement ou euh, voilà, prendre des mauvais départs qui, le, qui lui compromettent ses courses. Mais dans un, dans un bon jour, je trouve, enfin, je pense qu'on se rappelle tous de sa pole position en en Turquie sous la pluie en 2020, c'était grandiose, c'était une performance extraordinaire. Donc, euh, il ah. est capable. Euh, ce qu'il faudrait, c'est qu'il le fasse, non pas deux ou trois fois par an, mais vingt fois par an. Ce qui lui bah, dit dit. Le problème, c'est si la température de piste est entre 28,2 et 29,4, <rire> ouais. si euh, le nom du circuit commence par un D, euh, voilà, ah. là, ok. Non, mais Là, de toute façon, cette année, il est obligé d'être à fond tout le temps, parce qu'Aston y... joue quand même la deuxième place du championnat. Je veux mm. dire, là, il ne peut pas se dire « ouais, Ok, une cinquième place, je m'en fous », non. Si tu peux être cinquième, fais. Si tu peux être quatrième, tant mieux, fais. Là, là, il doit être motivé sur chaque point de chaque course. Je veux dire, il, y a, il y a un tel enjeu là pour son équipe, euh, l'équipe de son père, euh, qu'il il, il ne peut pas être démotivé par le fait qu'il n'est qu pas troisième, ou quatrième ou cinquième. S'il y a une sixième place à aller chercher au lieu d'une septième, il doit se battre comme si c'était un podium. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de réfléchir tellement c'est hyper euh, serré derrière Red Bull pour la deuxième place du championnat. Là, il y a Ferrari qui est en train de remonter sur la. Là, donc, il y a Mercedes qui est monté sur Aston. Et là, il y a Ferrari qui est remonté sur Mercedes et Aston. Et si, si ça continue comme ça, euh, à, la, à, la, à la pause estivale, les, les trois vont se tenir en quelques points. Et, ça, et, ça, et Stroll n'aura pas une seule. Euh, ne devra pas avoir un seul moment de faiblesse en deuxième partie de saison. C'est ça. Parce que moi, je me demande comment il le vit, le, le côté, justement, euh, Alonso qui fait des zigzags. C'est-à-dire que, globalement, fin, fin du sprint, oui. il, a fait, il a fait un tour de plus que Stroll. C'est émiliant. Parce qu'il y a ça. Il y a l'Espagne la, où l'autre il fait, il, fait, il fait coucou à sa cour euh, ouais. qui est réunie en séance là, euh, à côté du roi pendant que l'autre il, il se défonce devant. Je ne sais pas. Alors après, voilà, bon, toujours, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui atteint Lance Stroll qui peut être évidemment un, un atout ouais. en, en Formule 1. Mais, mais c'est vrai que c'est un peu le côté. Euh, Tant ça... que c'est des places d'honneur, ça se passera bien. Quand voilà. ça commencera à jouer la victoire ou des podiums. Là, on verra peut-être le vrai le vrai défi de gestion de Mike Crack et de Laurence Roll, pour le coup. Oui, ça ce serait un peu. Ouais. On verra un peu ce que ça va, que ça va avec donner. Euh, avec sa grosse voix dans la radio, moi je laisse passer. Il <rire> <J 'ai... rire> y a Dr. Kenobi qui dit trop il ressemble un peu au Ray Cohen de fin de carrière, sauf qu'il n'a pas eu la même carrière avant. C'est violent, pas, pas à ce point-là. Oui. Ouais. Ah, dans les pas, interviews, mais... si. Le dans hein. les interviews à Canal. Ah oui. <rire> ça, j'ai ai beaucoup aimé. Ai plus bon, que celles sur, sur Infinity ne sont pas beaucoup plus longues. Hein. Non, mais ça va, c'est en général un peu plus, plus, plus enjoué. Même quand il parle français avec, euh, avec la RTBF, en général, il est un peu plus. tu vois, qu'il est un tout petit peu Non, mais il a... après, oui, c'est le niveau Lens C'est euh... le seul pilote, pour, pour être honnête avec vous, c'est le seul pilote sur lequel euh, Paul, euh, Alex, euh, Manu ou moi, on compte sur le communiqué de presse d'Asson Martin pour avoir plus de phrases que dans sa course que ce qu'il veut bien dire aux caméras de télévision sans le ça. communiqué de presse on a, on a trois lignes quoi, ou deux lignes des fois on, ouais, pour ceux qui ne pas connaissent dire. pas trop le, le, le métier d'attaché de presse hein, ce genre de choses là c'est globalement c'est quoi bah, tu prends ton petit dictaphone ton petit téléphone tu vas voir Lance Troll alors Lance euh, raconte-moi un peu ta course yeah it was a good race I mean, you know, the car wasn't too ouais. bad and you did a good result I'm very happy ah que que des... 40... oh, oui hein. quelle formidable course vraiment merci à toute l'équipe qui a formé <rire> et puis tu fais 8 lumière c'est Et 80% ça, oui. des quotes, de donc des citations de Stroll, à mon avis, sont inventées par l'intérêt de presse. Ah, oh, complètement. Ouais, puis... J'ai même plus de doute possible là-dessus. <rire> toutes, mes, toutes mes confuses, hein, chers amis, oui, c'est un début de tentative d'imitation de l'Anne C'est compliqué. C'est plus facile de faire que Voilà, hein, <rire> on, va pas, on va pas se mentir. L'astroll, il est compliqué à faire quand même. Il ne faut... parle pas assez pour Je n'ai pas assez de matière. <rire> c'est bien, bien de suivre. Euh, mais en tout cas, bon, bah, voilà, ça, fait, ça fait encore des points pour Aston Martin. Mais c'est vrai que là, euh, ouais, euh, faut qu il faut qu'ils se reprennent. Parce que déjà que moi, je ne suis plus hypé par une troisième place. Alors là, 5 et 9, autant dire que pff, alors, je, je suis comme Stroll en fait. L'Homestone voilà. <rire> <quand> euh... <rire> n'est pas dans le top 3, je ne suis plus motivé par le Grand Prix. Je... <rire> L'an dernier, euh, dernier à Silverstone, je pense que Vettel et Stroll faisaient 18e et 20e en qualif. Oui. Donc on pourra dire, tu... on pourra oui. dire comme, comme en début de saison. Alors regardez, les deux sont en Q3. Euh, c'est une super perte d'Aston Martin, ouais, mais ils sont que 9 et 10. Mais arrêtez, l'an dernier, ils étaient nuls. Arrêtez. C'est vachement mieux. Euh, non, là, je pense que, ouais, il va falloir ouais, aller gérer un peu plus haut, mais bon, circuit très rapide à, à Silverstone, ça pourrait, euh, ça pourrait mieux se passer pour eux. En tout cas, on, on leur souhaite. Euh, alors une équipe pour, pour laquelle ça ne s'est pas très bien passé du tout, c'est Mercedes. Hein. Là, ce week-end, ouais. Mercedes, euh, c'était... Euh, c'était compliqué. compliqué de chez compliqué. Alors, on l'évoquait légèrement tout à l'heure mais c'est vrai Hamilton aussi bon en je Fodon Q1 machin tout ça euh, avec Verstappen c'était quand même euh, assez, assez limite c'est bon Hamilton a clairement dû euh, aborter son, son effort mais globalement ça n'a pas été euh, pas été un week-end ultra inspirant bon, non si Alors là si encore en, on ouais. parlait de McLaren qui a toujours bien fonctionné au Red Bull Ring et c'est vrai qu'en Autriche Mercedes a toujours été un peu en dedans euh... Effectivement, alors je pense qu'il y a une grosse part sur les réglages avec cette, euh, ce parc fermé qui arrive tellement vite le vendredi soir, qui peut peut-être expliquer une partie du problème, mais euh, voilà, c'est un peu un pas en arrière après le pas en avant que constituait l'apport des, des évolutions. Euh, voilà, D'autres évolutions arrivent encore à Silverstone, on l'a dit, c'est des virages à grande vitesse qui devraient favoriser l'équipe. Donc je pense que c'était plutôt, plutôt une exception. Voilà, euh, qui n'a pas manqué un peu d'agacer Hamilton en piste, qui a été recadré par, par Toto Wolff. Mais bon, je ne pense pas qu'il faut en faire une histoire non plus, parce qu'ils ont l'habitude de se, se parler franchement et, et en grande confiance. Donc voilà, moi je pense que c'était plutôt lié au réglage et aux spécificités du circuit. Maintenant, évidemment, à voir, parce que la hiérarchie, elle est toujours très évolutive. C'est le train arrière qui leur a posé beaucoup de problèmes ce week-end. C'était complètement instable. Et quand vous avez un train arrière complètement instable, vous êtes obligé de beaucoup compenser au niveau des appuis à l'avant. Et ce qui fait que, bah, notamment dans le virage 10, je crois à Milton 1, quand il disait que sa voiture était inconduisible et que du coup, il n'avait absolument pas la possibilité en roulant à, à fond de rester dans les limites de piste parce que voilà, la voiture était, euh, se dérobait complètement de l'arrière. Euh, voilà, donc, comme tu dis Alex, je ne crois pas qu'il faille être alarmiste pour le moment. Cela dit, attention, quand même, ça rappelle des mauvais souvenirs de l'an passé euh, parce que certes, l'Autriche n'est pas le meilleur circuit pour eux, mais ils s'attendaient à être performants ce week-end. Ils s'attendaient à être performants. Donc, il y a encore peut-être des, des soucis de compréhension avec la voiture. Euh, donc, voilà, j'espère que ce sera en effet une parenthèse malheureuse et qu'ils ne vont pas recommencer comme l'an passé à, à enchaîner des bons week-ends et puis des week-ends complètement dedans parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Surtout s'ils si veulent euh, voilà, reviser la victoire à la fin de l'année, voir la deuxième place du championnat constructeur. Ouais, virage lent, motricité, ce n'est pas du tout leur point fort. Clairement, ça la double 14. Après, euh, ça reste extrêmement relatif. On parle d'un de ou deux dixièmes. C'est toujours la même chose. On, on peut basculer de la deuxième place, euh, du deuxième force du plateau à la cinquième ou bon, la sixième, juste pour effectivement une question de réglage, une question de philosophie de voiture. Euh, on sait que la Mercedes est plutôt typée circuit à haute vitesse. Elle sait générer des appuis. Avant, en rebondissant, maintenant on ne le rebondit plus. Donc logiquement, à Silverstone, avec le deuxième kit d'évolution, ça devrait être vraiment très bien. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. S'ils sont, sont à la ramasse à Silverstone avec leur deuxième kit d'évolution, là, effectivement, il faudra se poser des questions. Euh, qu'ils ne soient pas au top du top, euh, au, au Red Bull Ring, c'était un peu attendu. C'est vrai qu'ils s'attendent certainement à mieux. Mais pareil, on, on parle d'un de ou deux dixièmes, donc on parle aussi d'un week-end sprint. Effectivement, comme on n'a pas le temps de, de bien refaire les réglages. Correctement et tout. Je trouve toujours, toujours dommage cette règle du parc fermé, effectivement, qui vous empêche de, de, de ouais. changer les réglages de votre voiture. Surtout que là, en plus, ils sont maintenant sur, ils sont sur des séances compétitives. Donc, euh, je veux dire, on, ils auraient tant de peaufiner, de tester en libre le, le samedi matin. Effectivement, ce serait, on pourrait dire, merde, on leur donne un peu plus de temps pour mieux régler tout. Non, non, dès le samedi matin, maintenant, c'est un, un shoot-out. Donc, en gros, si tu as envie de toucher à tes réglages, c'est à tes risques et périls Si tu mmh. touches à tes réglages en, sur un sprint shootout et que tu te plantes, eh ben, tu te plantes encore plus, euh... plus, en plus fort. C'est euh, bon. ah, ah. un peu ça qui est dommage avec les sprints, c'est qu'on a l'impression que la hiérarchie en fait, est un peu figée de l'ordre d'histoire. Je pense que ben, pourquoi pas euh, libérer Supprimer absolument le parc fermé jusqu'au moins jusqu'au dimanche. Oui, on ah, a oui, oui, alors, chaud. Oui, est d'accord toujours. c'est toujours après le vendredi soir, même voilà le shootout, t'as pas de nouveau, as pas un ouais, nouveau oui, parc fermé du samedi. Oui, oui, non, parce qu'en fait certaines équipes expliquaient, euh, pas, on n'a pas encore traité l'article, mais disaient que si on supprime le parc fermé dès le vendredi soir, toutes les équipes qui ont des pilotes de simulateurs qui tournent H24 euh, le, vendredi, le jeudi, le vendredi, voire même le samedi, euh, seraient capables de sortir des réglages tip-top pour le lendemain, et du coup on favoriserait un peu plus les top teams, donc on, on, créerait, on créerait normalement, sur la moyenne de l'année, tout le monde progresserait enfin les top teams progresseraient plus que les moyennes et petites équipes, donc en fait, on risquerait un peu de, quand même, de perdre un peu ce caractère imprévisible des week-ends de sprint, donc euh, oui, ce serait tellement mieux pour le sport que chacun puisse corriger ses réglages, maintenant on irait vers plus d'avantages de... voilà, pour les grosses équipes, parce que c'est elles qui ont des pilotes de simulateurs. Ils peuvent tourner, tourner, tourner des heures, tester des choses entre le, entre le vendredi soir et, le, et samedi matin. Ah, euh, donc, donc et voilà. Il voilà, y, y, y, y a deux sons, deux images, il y, y a deux possibilités. Donc, euh, par fermé, oui, c'est bien. Au moins, on, on, on supprime toute tout cette partie simulateur, usine, euh, ingénierie. Et donc, du coup, on fait beaucoup plus confiance aux pilotes euh, sur une séance. Donc, oui, pourquoi pas Je veux dire, C'est aussi, aussi une philosophie qui est celle de Liberty média d'avoir un peu plus de spectacle. Là, effectivement euh... Ça peut frustrer après pour tout le week-end un pilote qui a mal trouvé, euh, qui a trouvé, qui a trouvé des mauvais réglages. Alors, là, là, me dit, me dit il euh... il n'y a plus de moyenne de petites équipes, elles ont toutes le même montant. c'est pas parce que tu as le même budget de départ que tu as la même manière ah ouais. de le dépenser. Et la non. même manière Alors, de Les utiliser. infrastructures, surtout là derrière. Ouais, ouais. Et puis c'est faux, parce que ouais, effectivement, euh, il y a les, le budget infrastructure est plafonné, c'est 36 millions. Sur 4 ans, et par exemple, Mercedes Red Bull, avant la mise en place des budgets plafonnés, ont dépensé comme des dingues, c'est-à-dire pour avoir les meilleures infrastructures que les équipes, du coup, ne peuvent plus... Euh, avoir euh, non plus tellement en, en raison de, du manque d'argent mais en raison de ce plafond budgétaire par exemple, voilà, McLaren qui fait un nouveau bon non, ça, ça compte pas, mais Alpine qui veut mettre à jour ses infrastructures, ils ont 200 millions de dollars, mais le problème avec les nouveaux investisseurs le problème c'est qu'il y a un plafond de 36 millions sur 4 ans, et donc les effets de ces investissements sur les infrastructures, ils vont encore se faire sentir sur 4, 5, 6, 7 ans voilà, oui. donc euh, on ne il y a faire des gaz D'ailleurs, il y a des gens qui avaient critiqué le fait qu'Alpine qu allait se doter d'un nouveau motorhome, euh, allait faire beaucoup plus de marketing et commercial avec ses 200 millions. Mais pourquoi C'est pas investi dans l'équipe et tout Parce que ce que vient de dire Alex, c'est que que la règle n'est pas revue, euh, les, les, le CAPEX, ce qu'on appelle le CAPEX, donc c'est à la dépense en capital, tout ce qui est infrastructure, est, est actuellement limité à, effectivement, à 36 millions sur 4 ans, ce qui est très peu. Euh, donc ces 200 millions effectivement, bah, si on ne peut pas le dépenser sur euh, le développement, les infrastructures ou autre chose, il faut améliorer tout ce qu'on qu a à côté. Donc, euh, Donc c'est le côté commercial de l'équipe, c'est effectivement le nouveau motorhome. Rappelons quand même que celui d'Alpine c'était l'ancien de Toyota, il me semble. Il a quand même presque, presque 15 ans, je crois, maintenant, euh, ce, ce, voire, ouais, voire même un peu plus. Donc euh, c'est donc pas non plus. Euh, voilà. Tout ce que j'ai vu taper sur les réseaux sociaux sur le, le fait qu'Alpine voulait acheter un nouveau motorhome avec cet argent, euh, bah, ça s'explique parce qu'ils ne peuvent pas le mettre ailleurs, c'est tout. C est, c est, ça leur est interdit pour l'instant de, de dépenser cet argent euh, ailleurs, tout simplement. Bah, tu vois, je ne savais pas qu'il y avait ce, ce plafond. Fin... Ce plafond, plafond, Capex, plafond ouais. Ouais. Ça, Ça fait vrai. partie des, des articles que traite next-gen que peu de sites de F1 voire même aucun site de F1 ne traite. En tout cas, pas pendant les week-ends de Grand Prix. Euh, donc j'invite effectivement tout le monde à, à se pencher un peu sur ces, sur ces, sur ces articles qui viennent Des, la conférence des, des patrons hein, du vendredi il y, a, il y a des choses très très très intéressantes qui sont dites dans, dans ces conférences il y a beaucoup de choses très subtiles sur le, les coulisses de la Formule 1 notamment tout ce qui est dépenses budget infrastructure et tout ça j'invite vraiment tout le monde le, à lire le vendredi soir ou le ou, ou samedi matin voire, le, voire même le dimanche matin parce qu'on distille aussi un petit peu hein, sinon sinon effectivement on vous enverrait tout le vendredi soir après vous aurez plus rien à lire <rire> jusqu'à la course mais euh, c'est aussi un petit, peu, un petit peu le jeu de ne pas tout vous envoyer tout de suite euh, de, vraiment de, de, bah, de vous imprégner de tout cet univers de, de la F1 de la petit budget dépense infrastructure aussi qui est extrêmement passionnante logistique aussi le logiciel, très ouais, important. logiciel enfin, on, on le traite Peu de sites, voire même aucun site, ne le fait autant autant que Connectgen et je pense que c'est quelque chose que euh, bah, pour ceux qui nous lisent en tout cas, ben de, de vous en apprenez un peu plus, que vous apprenez vraiment beaucoup de choses. Non, voilà. Mais le budget plafonné, c'est quelque chose qui va évoluer puisque euh, je Monsieur ce qui dit pour m'a de galérer. Alors il y a quand même des exceptions. Ils sont en train de développer un nouveau simulateur, une nouvelle soufflerie avec des exceptions dans les dans les budgets plafonnés. C'est ce que veulent maintenant la plupart des acteurs d'équipe, c'est un peu multiplier les exceptions, notamment pour ces, ces investissements, mais aussi sur les dépenses écologiques, puisque par exemple euh, le passé, si par exemple Mercedes a décidé de, dé de déployer une flotte de nouveaux camions logistiques avec du carburant durable, le problème c'est que ça coûtait plus cher et donc c'était le dilemme on veut polluer moins mais du coup ça va nous coûter plus cher et donc ça rentre dans le budget plafonné, il y a eu une exception qui a été trouvée finalement pour toutes ces dépenses liées au biocarburant etc aux dépenses écologiques des équipes, soit décomptées des budgets plafonnés, donc l'idée c'est d'un petit peu multiplier les, les exceptions pour favoriser à la fois l'écologie ou un terrain de jeu durable, alors évidemment ça, crée, ça complexifie encore une série de de règlements qui sont déjà bien complexes, et on rappelle que le pire métier en Formule 1, c'est directeur en financier. Mais rappelons, tiens, ça tombe bien que tu parles justement de tous ces côtés euh, environnement, mais rappelons que euh, la FIA et la FOM avaient mis en place tout un système aussi pour réduire de 90% les émissions, ouais. euh, les émissions du panneau ce week-end. C'était euh, la avait euh... les, les panneaux solaires. Ouais, tout était alimenté par des panneaux solaires, tout ce genre de choses. Une euh, centrale. Ça euh, n'a pas, euh... pas dû marcher le samedi, hein, quand même. <rire> <rire> écoutez on peut, pas faire les... on peut pas faire la journée mais pourquoi bah il pleut <rire> <rire> ouais, vous pas prévu cam la caméra elle tourne au panneau solaire et il pleut et, <rire> voilà. et, et c'est toujours, euh, toujours intéressant de rappeler que qu'est-ce qui pollue en Formule 1 c'est pas les voitures qui roulent ça c'est 1% de la pollution ouais. mais c'est la logistique, le fret et l'énergie c'est ça euh, on, a, on a Chris dans le chat qui a dit Nexen n'a pas besoin de 200 millions pour la communication Franck le fait très bien Sache Merci, en fait. que ouais, si peut. par contre <rire> quelqu'un a 200 millions à dépenser sur Nexgen, il ne dira pas non à mon avis. Non, <rire> non. Après, ouais. je ne sais pas comment je pourrais lui rendre quelque chose à la hauteur de ces 200 millions. Mais... Ah mais il y aura... Le problème c'est que ça, ils ne savent pas. Mais si on met Le 200 peu. millions dans Nexgen, il y a un plafond. Euh, de dépenses qui fait que simplement euh, on peut remettre que 1000 euros par mois dans Nexgen par contre tout le reste évidemment il y aura voilà restera en lieu sûr tout le, tout le matelas de France mais voilà dit, globalement y de... ah, attention les dépenses à restaurant sont plafonnées hein, ça <rire> peut amener à dépoli <rire> non j'engagerai mes dix générations suivantes à poursuivre l'aventure voilà <rire> imaginez effectivement euh, parce qu'imaginez si d'un coup toute l'équipe Nexgen va se nourrir au Fouquet pas forcément tu améliores euh, la quantité de nourriture à gérer qualité également, donc la qualité des articles, donc après ça, ça crée évidemment des, des disparités par rapport aux autres ça. sites et euh, là, comme c'est signalé sur le chat, c'est en fait on a, on a touché de l'argent et Manu est parti avec et ensuite, <rire> euh, il, il, est... Tout il est devenu commentateur pour la F1 au Panama d'où <rire> il, nous... il nous salue Alors, la, la, la prochaine fois qu'il daignera nous rendre visite, vous ne le verrez même plus sous les miniatures où il, sera... il, y aura, il y en aura partout il se sur vrai. sa tête, ça c'est à dire Chique Master a raison hein. si jamais par contre à un moment vous ne savez pas quoi faire ça parle pour tous les gens du chat hein. vous êtes très nombreux bah, sur, sur Twitch, sur Youtube si vous avez de l'argent et que vous ne savez vraiment pas quoi en faire vous, avez, vous avez pas quoi en foutre la fondation Michael Luflore évidemment reste à votre <rire> disposition la réduction d'impôts tout ça ne s'en faites pas vraiment il n'y a pas de, de soucis c'est vrai que Slim a raison Manu est peut-être scotché au Twitter d'être un <rire> C'est la grosse information de la journée, c'est-à-dire que depuis 8h ce matin, on a Insar Alfrenzen qui nous fait de... une journée diapo <rire> exceptionnelle, où tu ressorts des photos de tout. T'as quand même une vidéo de Suzuka 2003 où Insar Alfrenzen est le premier influenceur. L'autre, il se filme en selfie en train de filmer les autres piètes et tout, c'est exceptionnel. Je ne je... sais pas pourquoi il s'est dit que le 4 juillet 2023 serait ma journée, mais. Indépendance euh... Day. Voilà, je ne sais pas, il y avait un embargo sur les, les images qu'il y avait, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était. Il, absolument... il y avait 20 ans d'embargo, c'est bon. Il y avait 20 ans d'embargo. Et... Dès, allez. dès que tu là... parles de Frenzen, il y a, a Manu qui arrive sur le chat. C'est fou quand même. Tu ah bah évidemment, bah je crois, crois qu'il n'a pas. Est... Frenzen n'a pas tweeté depuis, <rire> depuis quelques... <rire> quelques minutes maintenant, donc ça permet à Manu de revenir. <rire> voilà, on ne peut, peut pas dire apparemment. Euh... Beaucoup de mal de manuscrit. Ah, C'est la Heinz-dépendance, très bien trouvé. trouvée. La Heinz-dépendance. De... Des... <rire> ah, elle, elle est valable, elle est totalement valable celle-là. Elle est validée. <rire> euh, Spencer aussi a celui qui avance qu'il n'y a plus de petites équipes avec le budget capé. Il y a aussi plusieurs dépenses, effectivement, qui sont exclues du budget ouais. plafolé, dont les trois plus gros salaires de l'équipe. Dont, ouais. effectivement, notamment un, un, un Drain-Newway, euh, chez Red Bull ou, ou bien d'autres. Donc, effectivement, ça, ça, ça joue, forcément, aussi. Sur la, sur la qualité des équipes au global euh, bah tiens on parle de 200 millions bah justement on va, on va parler d'équipes dont une partie vaut 200 millions maintenant puisque c'est effectivement la, la fonds d'investissement qui a injecté 200 millions dans l'équipe Alpine bon 10e place pour Gasly 14e place pour Ocon franchement vu le nombre de PIT qui s'est pris le fait qu'il termine devant d'autres pilotes c'est déjà ouais. bon, c'est une belle victoire quoi L'ironie, c'est qu'à la radio, il dit Oui, plein de pilotes ont eu la. Juste après oui. la course, à la radio, dit Plein de pilotes ont eu des pénalités, et pas nous. On a <rire> réussi. C'était la... énorme. énorme. Après, ouais, jouais, suis... Vous prendrez bien ces 4 minutes 12, M. Ocon, hein, parce que là, ça devient insupportable. <rire> voilà. Ce qui, qui s'appelle le karma. Oh. <rire> il a eu plus de pénalités qu'à Bahrain, du coup. 2 x 5, 2 x 10. Et encore, bon, en fait, là, il faut expliquer dans les infractions traitées après la, la course, au bout de 4, on prenait 5 secondes, au bout de 9, on prenait 10. Donc on faisait un reset pour ne pas faire 20, 30, sinon on arrive à des trucs de pas possible. Et uh, Code réussit quand même à faire 2 x 5 et 2 x 10. Alors 4, 9, 4, 9. C'est quand même. Uh, wow. Ça veut dire qu'il a fait au moins, c'est euh, ça, euh, 9, 4, et 26, 26 plus euh, et potentiellement 3 de plus. Il n'a pas arrivé à la 4 de, 4 de plus. Au, au moins 26, entre 26 et 29 infractions euh, constatées officiellement de sortie de piste. C'est une, trois... une, une tous les 3 tours quand même. C'est. C'est ça. Même, même moi, c'est quand même assez... Euh... Oui, parce que je pense que sur les 1100, ils ont vraiment pris les flagrantes. Je ne pense pas qu'ils se sont amusés à étudier celles qui étaient à 2 ou 3 minutes près. Hein. Pas en 5 heures, parce qu'en 5 heures, tu ne passes pas à 1100 euh, vidéos de tout le monde. Mais oui, oui. Je pense que c'est vraiment les flagrantes qu'ils ont, euh, qu ont, qu ont dû flaguer. Ah, c'est assez, euh, assez, assez sympa. Les restes ils ont confondu le bleu de l'Alpine avec le bleu des fibres. <rire> non, mais c'était un peu poussif hein, pour Alpine ce week-end. C'était... Mm. On ah, attendent... Ouais. attendent les évolutions aussi à Silverstone, donc euh... ouais, là ils ont pris du retard par rapport à Mercedes, par rapport à Aston, par rapport à pas mal d'équipes. Silverstone ça devrait être assez euh, incroyable après, euh, après quelques échos, donc on attend de voir ça. Donc euh, mm. on a vu des belles choses à Barcelone effectivement, mais depuis ça n'a pas trop bougé donc quitte euh, l'évolution à Silverstone pour, pour, pour Alpine après ça reste euh, comme on le dit toujours c'est à, à quelques centièmes que ça joue à chaque fois hein. Est, on, on est dans ce ventre du peloton euh, où euh, voilà on passe de bah, si on enlève les Red Bull on est un, on, tout le monde se tient à moins de 6, moins 7, de dixièmes quoi. et les Alpines étaient à 2, 3ème de, des Ferrari donc c'est pas, pas exceptionnellement grand c'est oui, pas, pas un mauvais week-end en soi c'est soit... pas un foirage total c'est en fait, juste que ben, oui. voilà il, C'est le, le jeu de, de, de, ce, de ce peloton extrêmement serré de cette Formule 1 2023 qui, qui nous régale. Entend -entend -entend -entend Alpine, Alpine paye et c'est McLaren qui veut maintenant prendre la peau d'Alpine. Euh, c'est <rire> ce que j'allais dire. J'espère pour eux que les évolutions vont marcher parce que si McLaren confirme qu'ils reviennent très forts, euh, ils, ils ont un petit matelas au championnat. Hein. Je ne crois pas que leur cinquième place soit menacée, mais euh, si ça fonctionne moyennement comme c'est le cas depuis le début de saison et que McLaren confirme son regain de forme. Attention quand même, Alpine, dont on parlait il y a quelques courses pour menacer Mercedes, là, ça pourrait être McLaren qui se rapproche. Il donc... n'y a, ouais, ouais, suis... a, suis... ouais, a que 18 points, il ouais, n'y a que 18 points, c'est pas, énorme, ouais, ces pas euh, pro... enfin, si... voilà, Encore une fois, pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, on verra ce week-end, mais imaginons, les évolutions de McLaren fonctionnent très bien, et Piastri, au lieu d'être 15-16e, il revient justement aussi dans les points, les deux commencent à scorer des points régulièrement ben, j ai, j ai, moi j'ai ouais, cette ouais. frustration avec Alpine, c'est-à-dire qu'à part le podium d'Ocon à Monaco, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore eu un seul Grand Prix où ils ont vraiment tiré le maximum de leur potentiel de leur voiture et de leur pilote, il y a, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, ouais. il, y a, il, y a, il y a toujours une élimination en Q2, il y a toujours un problème, il y a toujours une pénalité, il n'y a, a pas encore eu de, de week-end ouais. vraiment clean, où ouais. on se dit voilà, les, les deux Alpines vont faire les deux un top 8, c'est pas ah, un top 6, c est, c est, ouais. c est, c est, Voilà, ah, c'est une... compliqué. C'est voilà. ce, dile... ce dilettantisme dans l'opérationnel. Ah. Que... Voilà. On va bientôt avoir un article de Laurent Rossi euh, qui va sortir sur formal1.com qui va, qui va mettre <rire> tout ça d'équerre. J'ai l'impression je croyais avoir été clair, mais pas du tout. <rire> Ils avez compris Vous avez encore repris <rire> votre, votre dilettantisme, est-ce que, est que quelqu'un ne comprend pas <rire> Ils n'ont fait... pas ça... compris le mot en fait. Oui, ça se traduit mal en anglais peut-être. Oh ouais. look, he says we are delaying town. How look at that. Ah, mais après, moi je, pro je propose, euh, je propose d'autres mots pour pour aussi. Il faudrait il faudrait qu'Alpine arrête son allongissement, son, son avan, son, son avachissement. Euh, des des mots comme ça. Il faut qu'Alpine sorte de sa langueur long, et, et, et de sa nonchalance. Voilà. Et attends, l'intervenant en face qui a excuse-moi Laurent aussi, mais pour que tous les fans comprennent bien est-ce que vous dites que votre équipe ne branle, pas, ne branle rien là parce que je comprends pas du tout totalement totalement vous avez bien, bien compris parce que là ça devient ça devient difficile euh, on me demande combien de grands Prix pour leur plan ils ont remis le plan pas à zéro mais ils l'ont euh, je crois qu'ils l'ont un peu affiné machin c'est plus euh... ils oui. savent que les 100 ouais, coups, on n'a voilà, plus le compteur sur l'infographie oui non mais à un moment donné moi je suis perdu <rire> avec les sprints les trucs les machins je suis <rire> Oui, euh, mais en, quand ils ont lancé le plan 100 Grand Prix, il n'y avait, avait pas 24 courses, on n'y avait que 21, alors du coup, ça va faire euh, voilà. un équivalent de 120, quoi. à la louche. Là, avec l'impression <rire> des Grand Prix, vous savez, ça, ça, devient, euh, ça devient compliqué à comprendre, donc euh, non, c'est difficile, mais c'est vrai que là, bon voilà, il y, y a un petit point, mais euh, c'est Gasly aussi qui avait été, alors pas, pas dur avec l'équipe, mais... On Sentait qu'il en, en attendait beaucoup plus quand même ce week-end. Il était euh, lui aussi clairement, clairement, oui, mais quand c'est pas l'équipe qui pêche, c'est lui qui pêche donc au bout d'un ouais, moment, euh, les deux il faut qu'ils accordent leur violon. Il euh, faut qu'en fait, ouais. un week-end, ils arrivent à être tous les deux bons. Donc euh, j'ai l'impression d'être un, un peu comme Seine et Ferrari en fait. <rire> c'est un peu une fois, c'est Ferrari qui va bien, mais Seine mmh. ne va pas bien, ou au contraire, c'est un peu le c'est un peu cette image là que j'ai pour l'instant de, de Gasly mmh. chez Alpine où effectivement ils n'ont pas encore réussi à être bons euh, en même temps sur un grand prix. Ce que Ocon a réussi à faire à Monaco avec, avec Alpine, Gasly n'a pas encore réussi à le faire pour l'instant avec, avec sa nouvelle équipe. Il n'est pas largué, il est dans les, il est dans les chronos d'Ocon, il s'est bien fait à l'équipe, en tout cas en termes d'intégration, je pense que c'est plutôt réussi et tout, mais, euh, mais voilà, il va falloir quand même que ça, que ça sorte des résultats un peu plus. Quoi. Mais bon, la, la voiture vaut aussi ce qu'elle vaut en ce moment, euh, Monaco, ça reste quand même un grand prix un peu particulier, c'est quand même le pilote qui fait un peu plus la différence, euh, on peut se distinguer à Monaco, c'est beaucoup plus difficile de se distinguer sur d'autres circuits si la monoplace n'est pas au niveau. Donc, euh, attendons de voir ces évolutions-là. Et si effectivement Gastly était vraiment largué par rapport à Ocon, euh, là, ce serait, ce serait plus, plus embêtant, mais c'est pas le cas. Les, les deux sont, les deux sont au rendez-vous. C'est, c'est plutôt à l'équipe de, de, de, monter le, de monter le niveau. Et a et aux pilotes d'arrêter de faire des bêtises en piste quand, quand c'est eux qui sont concernés. Au bon. euh... moins, oh oui, il ramène ouais. du poisson à chaque nom de prix. <rire> J'ai pas compris là. Parce qu'il parce qu disait qu'il qu pêche beaucoup. Oui, il pêche, ah. il pêche tous les deux. Donc. <rire> Maxime dit aussi en Australie Gastier était quatrième dans le drapeau rouge. Eh oui, bah oui, mais oui, oui, bah oui. Oui, eh oui c'est sûr. Oui. C'est le dilettantisme. Bah, techniquement, oui. Après, il se sort tout seul au, au premier virage du, du restart d'après, si tu veux. Donc, euh, c'est un peu un peu compliqué, c'est sûr que ouais, je pense que Alpine là c'est une saison euh, en dents de six. moi, moi j'ai peur qu'ils commencent à arriver justement aussi à leur plafond de verre. on, parlait, on, on rigolait régulièrement Toro et la sixième place constructeur mais Alpine, il ouais, faut qu'ils puissent revenir euh, ça, ça fait quelques années maintenant qu'on nous en parle de cette arrivée vers le top 3 ou mais. top 4 mais... en fait c'est l'histoire d'une équipe qui est constamment en construction en fait, on a l'impression de par les résultats et de par leur communication permanente en fait Et euh, je serais bien curieux de savoir euh, qui aujourd'hui croit vraiment euh, à ce qu'ils nous avaient annoncé il y a quelques années, parce que bah, saison après saison, il euh, n'y a, a quand même pas vraiment de progression. Ce n'est pas une mauvaise équipe. Encore une fois, dans, dans, dans l'exécution des courses, ils ne sont, sont pas mauvais, quand ils ne prennent pas de pénalité. Bon, ça, c'est oui. surtout les pilotes. Mais au niveau performance pure, c'est quand, quand même une saison très décevante. Je, moi, je trouve qu'on ne le souligne pas assez. Je trouve qu'Alpine est extrêmement décevante cette année. Alors d'accord, je sais que c'est relatif. Par rapport aux autres équipes qui progressent, mais si d'autres peuvent y arriver, pourquoi Alpine n'y arriverait pas Il n'y a encore pas si longtemps, c'était euh, un, un top team, c'était un peu une, une autre époque et d'autres règlements. Mais il, il, il y a quelque chose de mieux à faire, je trouve. Moi, voilà, crois pas a... On reste sur notre fin en permanence avec eux, en fait. C'est ça qui m'embête, moi. moi je ne crois pas tant que la FIA, effectivement, ne cédera pas à la pression de ces équipes qui ont le potentiel pour investir plus dans leur infrastructure, mais qui ne peuvent pas le faire. Il faut que Alpine puisse jouer avec Red Bull, Ferrari, Mercedes puissent se doter des outils euh, logiciels, hardware et tout euh, qu'ont ces équipes-là, et tant que ce capex-là ne sera pas revu, et c'est un enjeu, c'est discuté en coulisses, on en parlait tout à l'heure, tant que ce, ce budget d'investissement-là n'est pas revu pour effectivement refavoriser ces équipes-là, Euh, ça ne pourra pas jouer à égalité. en fait on, on est rentré dans, dans un système que personne n'attendait, c'est que toutes les équipes de F1 sont, sont compétitives et valorisées à, à presque 800 millions, 900 millions, 1 milliard voire même plus, je, je n'ose même pas imaginer la, la valeur qu'a qu une équipe comme Red Bull, Mercedes ou, ou, ou Ferrari, on ne parle même pas du milliard, je pense qu'on parle de 2, 3, 4 5 milliards, Enfin, c'est même pas possible de mettre une, une somme sur, sur ça mais tant que ces équipes là ne peuvent pas se remettre à niveau en termes d'infrastructure et comment juger euh, de manière objective qu'il leur manque si ça, ça et ça, euh, ça va être très très difficile pour elles de, de rattraper euh, en, en peu de temps, en tout cas pas en sans course, le niveau d'équipement, d'outillage, de ressources euh, qu'ont euh, Red Bull, Mercedes et Ferrari. Donc moi je ne peux pas y croire, enfin en tout cas s'ils arrivent c'est très malin, Genre Aston Martin a réussi à faire beaucoup avec peu, maintenant pour, pour franchir la dernière étape, C'est du génie, quoi. Ça s'appelle l'Adrien Noué, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, ça devient, ça devient compliqué. Maxime, dans des Zidane, on en est <rire> toujours pas vu effectivement. <rire> <d 'une idane. rire> ouais, je le il a je trouve qu'il est un peu dilettant. <rire> ça, mais, mais, heureusement, ça aurait été terrible. Parce que, je... vous savez, il y a des pratiques de mauvais management hein, dans, dans plein de métiers et tout, mais vous imaginez, ça aurait pu arriver. Genre, l'équipe a du mal et tout. Et là, le Laurent aussi, il réunit tout le monde à... À l'usine ou au Grand Prix ou quoi que ce soit, tout le monde sur Teams, machin et tout, écoutez, j'ai un message qui va vous motiver. Il y a ta Zizou qui arrive, qui dit oh, bonjour à tout le monde. devant bon, je C'est compliqué pour l'instant, mais ne lâchez rien. Pas de tes bouts. Et là, il y aura une interview sur formulaire.com vous savez, sans le message de Zidane, on aurait été. Huitième du championnat. Ouais. Ouais. J'ai eu l'impression d'assister à un match de, de coupe euh, d'honneur, championnat de, championnat de ligue, euh, ligue 3 nationale. Franchement, vous, vous valez mieux que, que ça. Au moins la Ligue 2, les gars, allez, bougez-vous. La Ligue 1, ça sera pour plus tard, mais bon, au moins la Ligue 2, le gars. il faut, faut <rire> faire venir euh, directement Mejaké. Pierre, Pierre, Pierre Gasly c'est pas Zizou <rire> le petit bonhomme là il fait 2 mètres de plus que moi au oh, con c'est pas Zizou <rire> Musque, pas ton, plus... coup boling, Musque <rire> ton coup de bolin Pierre Musque ton coup de bolin attention Pierre attention je <rire> sais pas il faudrait voilà il faudrait un peu les motiver quoi après, après bon n'allez pas chercher Roger Le Maire parce que là, là c'est terminé là c'est plus c'est plus, euh, plus possible y il aurait, y aurait alors Pour répondre à la question de Dr. Konobi, euh, le duo Eston, Biri, Châssis entraîne-t-il des dépenses supplémentaires vis-à-vis -vis du budget Cap par rapport aux autres Non, puisque les budgets moteurs sont séparés des budgets châssis et sont aussi plafonnés. Voilà. Alors, John Smith nous dit Imaginons, Renault investit massivement en matériel d'infrastructure et une fois fait, il rachète entre entre guillemets Alpine. Est-ce que ça ne permettrait pas de passer outre les budgets Capés hmm. voilà. Ah oui, il pourrait à faire de... genre oui. Oui, j'ai l'équipement parce que, à mon avis, ça, ça rentrera dans la propriété intellectuelle des dépenses de sources externes qui vont du coup être comptabilisées rétrospectivement. Vous pouvez être sûr que la FIA ira vérifier ça. Parce que c'est interdit, par exemple, voilà, même c'est une des polémiques du moment c'est que oui. bah, Mercedes, ils développent des, des voiliers pour la Coupe d'América, Red Bull, ils ont Red Bull Advanced Technology, Aston Martin, ils ont Aston Martin Performance Technology, c'est pour les voitures de route, normalement. Donc, évidemment, ils pourraient être tentés à mettre plein d'ingénieurs sur Aston Martin Performance Technology. Donc, ça Compte pas dans le budget plafonné F1, mais donc il, ça alors il travaillerait en travaillant sur les voitures de route, il trouverait une, des nouvelles idées pour faire des nouveaux ailerons à rang avant. Donc c'est la tentation qui existe et c'est la grosse polémique du moment parce que Total Wall soupçonne, il n'a pas nommé d'équipe, mais on voit laquelle euh, des équipes voilà de tricher un petit peu. Donc je pense que rétrospectivement, si Renault investit plein dans l'infrastructure, puis après il l'utilise pour Alpine, alors il y aurait euh, des, des contrôles a posteriori de, de, de, de la FIA. Hein. Je pense que Et la FIA euh, s'est préparée à, à ce genre de choses. Mais voilà, c'est la grosse le, polémique du moment, le puisque la Wolf a accusé aujourd'hui de tricher. Ce serait, serait Andretti qui devrait racheter. Andretti, ils n'ont pas eu leur 11ème équipe, ils n'ont pas eu leur place, mais ils ont fait un super truc à leur côté. Ils rachètent Albi. Voilà. On ne va pas ouais, leur oui. enlever. Là par, non, contre, mais, ouais. Là, par contre, ça passerait. Ouais. Ouais, ouais, ouais, il y a un peu des failles. Il y aura toujours, toujours des failles. Et la Wolves mm. a dit qu'il était sûr que des équipes trichaient. En ce le Gluco a raison aussi, effectivement, oui, euh, Alpine a aussi une équipe d'endurance, euh, bon, qui est en mp 2 pour l'instant, mais l'an prochain, ils reviennent en, en catégorie RN. Et quand, là, euh... quand, on, ouais, quand on voit la gueule des voitures de route d'Aston de, de, Martin, bon, certes délové par Red Bull, mais c'est une Valkyrie, cest un, un truc qui ressemble pas trop à une F1 sur route, mais qui, veut, euh, <rire> qui a quand même pas mal de concepts aéros en prêt à une F1... On peut poser effectivement des questions sur le fait qu'on aurait peut-être des, des vraies fins de route. ça C'était sorti déjà. Il existait des sortes de, de, de, de, de mimiques de F1 il y a 10-15 ans, voilà, des choses qui ressemblaient à des Lotus d'ailleurs. Je crois que c'était Lotus qui faisait ça, donc euh, des oui, voitures Lotus, homologues route en, ouais. en, Angleterre, hein. Partout, hein, en Angleterre. Ça ne roule pas partout, en Angleterre, ça existait. Si on imagine maintenant qu'un jour, Red Bull sorte une F1 sur route, une Alpine une F1 sur route, Mercedes une F1 sur route, vous aurez Là... tous compris derrière à quoi, ça, à quoi ça a pu mener derrière en termes de Et c'est le même problème sur les moteurs, puisqu'on rappelle par exemple que si Honda est revenu aussi au niveau qui est le sien, c'est que la division aéronautique et, et moto de Honda, Honda Jet notamment, avait aidé Honda à, à revenir au niveau. Et là, ce serait plus possible puisque les, les budgets moteurs sont aussi plafonnés. Alors si la division F1 de Honda pouvait aider du coup la division moto de Honda maintenant à revenir au niveau, <rire> parce que pour l'instant, ce n'est pas terrible, il faudra juste leur dire. Et Chicmaster leur ajoute aussi dans le chat, effectivement, Ferrari enfin, aurait, euh, il y a des rumeurs comme quoi évidemment les ingénieurs du projet euh, du Mans va travaillent aussi sur la F1. On rappelle que Ferry c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on leur a dit « Bonjour, euh, vous avez des budgets capés. Ah, donc là, vous me dites qu'il y a 200 ou 300 personnes qu'on ne va plus pouvoir payer. Oui. Eh ben, ils vont faire une, euh, une hypercar aux 24 heures du Mans, ça va les pas. occuper. » Donc, évidemment, voilà. Ou alors, ils vont aller chez As euh, dans le bâtiment. à C'est ça, voir. voilà. Mais, de toute façon, <rire> ils partiront pas bien loin. Pas... Vous faites pas, mais on va... Bat... Oh. C'est pas un métier, c'est un hobby pour eux. C'est pas. Le voyage de Ferrari, tu vois. puis finalement, Ah oui, voilà, il faut. Pour ne pas rentrer dans les budgets plafonnés, il faut payer au black. Et c'est un peu la solution que je propose, moi, aux Il payer au noir. Adrian Newway. Quoi Adrian prend sa retraite de chez Red Bull. Non, il est juste parti chez Aston Martin. Il est juste payé 40 millions par an, mais au black. Quel est problème Franchement, c'est pas. C'est pas affreux. Euh, ça, va, ça va très bien euh, continuons messieurs avec, euh, bah avec Williams hein. écoutez on parle plutôt assez tôt de Williams donc ça fait euh, euh, ça fait plaisir Albon qui manque les points d'extrême justesse 11 e place euh, du coup à l'arrivée du du Grand Prix Logan Sargent qui termine en 13 e position non, salut Logan Sargent puisque nous sommes le 4 juillet c'est la, la fête pour ah oui. c'est l'Independence day pour Logan Sargent bon Ça fait du bien pour Star Jones aussi parce qu'il euh, voilà, sortait quand même ouais. quelques courses compliquées et je pense que ça ne, ça ne lui fait pas de mal. Sinon Williams au niveau ça applaudissait, ça applaudissait dans le garage Williams, ça l'arrivait parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et, et tout bien, mais il manquait un petit poids, il manquait un abandon devant. Voilà, mmh. il manquait de ces choses-là. Euh, mais Albon encore une fois très compétitif. Ouais, ils, sont, ils sont en train de s'affirmer l'air l'heure comme la septième force du plateau, hein, parce qu'ils ont devancé à la régulière les deux Alpha, les deux Alpha Tori et les deux As, donc c'est quand, quand même de bonnes factures. Sargenton en progrès, en effet, euh, j'ai vu ici ou là qu'il avait fait un week-end très moyen, moi je, moi, je l'ai trouvé très correct. Euh, Terminé à deux places d'Albonne, je trouve ça vraiment pas déméritant du tout. Albonne porte vraiment cette équipe à bout de bras, et en effet à sept tours du but, il se fait dépasser par Lance c'est assez logique. Donc il euh, y, y a quand même des, des motifs d'espoir de... Pourquoi pas les voir régulièrement jouer un petit top 10 euh, plus tard dans la saison Parce que franchement, ça tourne bien, ça progresse mieux que les autres équipes du fond de classement. Donc, euh, non, bon, bon petit grand prix pour Williams. Euh, J'espère, je, je serais vraiment ravi de les voir terminer 7 ou 8e du championnat cette année. Je pense qu'ils le méritent de ce qu'ils font. Et, euh, et, et voilà, vraiment, vraiment content pour eux de, voir, de les voir enfin quitter le fond de grille cette année. Voilà, mmh. pardon, effectivement, c'est quand même voilà, une remontée en. En termes de perf Williams, donc c'est correct. On s'attendait peut-être un tout petit peu mieux parce qu'on avait parlé effectivement ouais. de ce genre de circuit rapide, où, euh, comme au Canada, ça pouvait peut-être un peu plus. Euh, ça, sera, ça pourrait être plus difficile à Silverstone. Ouais. Voilà. Euh, ou ils auront une mais... livraison spéciale d'ailleurs, enfin, une livraison, en tout cas un, un rappel de, de 800e Grand Prix pour eux euh, ce, ce week-end. Mais juste pour compléter un peu, je, toute proportion gardée, bien sûr. Euh... Par rapport à ce que fait Aston Martin du milieu au haut peloton, William, c'est quand même une progression impressionnante quand on y pense. Parce qu'en fin de saison dernière, ils avaient de très très loin la, la plus mauvaise voiture. Euh, ils avaient aussi de très loin le plus mauvais pilote. Euh, mais ils, ils étaient constamment ou presque abonnés entre la 17 e et 20 e place en, en qualif. C'est quand même une vraie progression, William, cette année. Euh, voilà. Ça ne marque pas énormément de points, mais je les trouve quand même euh, très convaincants par rapport à, à la saison dernière et la première année des règlements. C'est quand même beaucoup mieux, je trouve. Et euh, Je voulais le souligner parce que c'est Ni ouais. qui, pr qui progresse. Je te trouve violent quand même, Paul, parce que Russell, il était pas si mauvais chez Williams quand même. Il... Mmh, C'est vrai. Tu <rire> fais un peu chez Mercedes. <rire> Quelqu'un des nouvelles de la Tiffy d'ailleurs Ah non. Ouais. Pas de son pas d'image, on l'a même pas euh, vu euh, euh, rebondir euh, ou que ce soit. La Tiffy, euh, on revient à Silverstone, c'était les terres de son exploit avec sa Q3 l'an dernier. Ouais. Ça. Non, mais je, je pense qu'il fait comme, bah, comme beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il est reparti. Euh travailler avec papa, et puis son compte en banque euh, bah, reçoit, euh, <rire> reçoit chaque mois euh, une somme due, qui est parfois C'est non, plafo ouais. non plafonné. C'est non plafonné. Alors lui, là, a, <rire> je pense qu'il a vu ça, il y, y a des budgets plafonnés. Oh là là, non. Oh, oh là. Je, je me barre. On est marre. Très <rire> peu pour moi. Merci, hein, vous êtes bien gentil, mais je vais bah, il, y avait, il y avait surtout des résultats plafonnés aussi. donc euh... <rire> <rire> Je n'ai pas compris ça. Ah, mais je, croyais, je croyais que tout était plafonné. Euh, bah, euh... Moi, si on ne me paye pas beaucoup, euh, je ne fais pas beaucoup non plus. Hein. Je veux dire, je... Pourquoi je me battrais si je ne suis pas bien payé C'est vrai. Bah oui. <rire> Franck, il roulerait en 18ème position tous les week-ends avec un panneau avec marqué grève qui sort du cockpit. <rire> et, euh, moi, pas qu'on ne me paye pas plus. Euh... Les, les salaires des pilotes ne rentrent pas dans les plafonds. Au grand désespoir actuellement de Toto Wolff qui négocie le, le contrat de, de Lewis. Et eh oui, t'as une voiture de merde. On sait, t'as un salaire de merde. On sait, mais roule, T'es merde, c'est merde de toi maintenant. Bon, je revenir sur salaire, moi. Oh, oui. J'ai bien être aussi mal payé que lui, ouais. <rire> Rousselle de dire on va finir par le voir débarquer handicap, on n'est pas prêt au gagner les 24 heures. Bah qui gagne les 24 heures, c'est bon. Hein. Moi, ça suffit. <rire> C'est Ericsson, Latifi, Taki, Taki Inoue, nous ferait quelques, quelques trucs un peu sympas là. Ah non, s'il vous plaît. Allez <rire> tous gagner 24 heures du monde si vous voulez. Battez-vous avec Giovinazzi. Si vous... <rire> C'est <un> <rire> On rappelle que techniquement, Giovinazzi a gagné plus de courses de la triple couronne que Charles Leclerc. Donc après, chacun fait ce qu'il veut de cette information. <rire> bien, Bien sûr. Euh, bon alors là bon, chez Alfa Romeo ça va aller ma foi aussi assez euh, assez rapidement 12 e place pour Guanyujo 15 e place pour Valtteri Bottas c'est pas voilà. terrible du tout non c est c est pas vrai. terrible Bottas des... tout à fait ils font beaucoup d'espoir sur eux aussi on a parlé d'Alpine qui va en savoir des évolutions Mercedes aussi McLaren aussi à Silverstone il y aura aussi Alpha euh, on espère que ça va leur permettre de retrouver la forme qu'ils avaient eu quand même à Barcelone elle qui était meilleure que ça. Ouais, C'est-à-dire qu'à un, un, progrès, monde, un au moment donné, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai tout le monde ma... même... ouais, mon progresse, tout le monde va rester à la même place, finalement. C'est ça, Ou tout le monde progresse de la même façon <rire> et ça ne change rien, Ou il y en a forcément une équipe qui va complètement se planter, et bon, Alpharméau, euh... c'est le <rire> concours, tu vois, c'est un peu... Non, moi, je trouve que Bottas n'est plus le... la force vive de sa première année chez... chez Alpha, où il était vraiment motivant, où il était inspirant. Je trouve totalement effacé, euh, même dans ses interviews, il est... Il n'est plus là, quoi. Je ne je, je sais pas. Il, il veut être là, il veut poursuivre, il veut... Euh... Il est bien il... Non, mais c'est le mot. Pour le coup, c'est le mot. J'ai l'impression qu'il a vraiment sa... la tête ailleurs. Il préfère reposter une photo de, de lui, cul à l'air sur les réseaux mmh. sociaux. Peut-être pour relancer un peu l'intérêt autour de lui, certainement, à mon avis. Parce que effectivement, euh, bah, il, il est venu euh, absent, quoi. Je veux dire, c'est... Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si on lui a dit qu'il ne serait pas reconduit après, après, ce, après le contrat Alpha, je ne sais pas, euh, mais il n'a pas l'air d'être là du tout, il ne donne aucun signe d'entrain, de motivation, de, de vouloir effectivement motiver ses ingénieurs. Comme il l'a fait lors de sa première année chez, euh, chez Sober Alpha. Et... C'est deux sons, deux images. Enfin, deux ambiances, je... deux images. Pardon. Et Joe était assez agacé à la radio aussi sur la stratégie. Il n'était a... oui. pas de très bonne humeur également. Bah oui, non, mais c'est ça. Euh, on retombe sur les travers d'Alphor qui ne va pas forcément après tout maximiser. Pour Bottas, je pense qu'on a plus de photos de ses fesses cette année que de points marqués. Et ce qui est ah est... il y a, a 5 points donc franchement je pense qu'on passe 10 minutes sur Instagram, on en trouve 5 c'est vraiment pas, pas, très, pas très compliqué euh, mon monde, par rapport à Stroll, c'est comment est-ce que c'est un demi-stroll c'est -ce que... ah, vrai qu'en termes d'implication sur une échelle qui va de Max Verstappen à Len Stroll et Valtteri Bottas, voilà, où se situe chaque pilote pour être un... Un débat assez euh, euh, sympa non, non, mais là, la, la, la question, c'était sur le nombre de photos, la, la comparaison des fesses. C'est ça la, <rire> la, la, la question. Si on connaît les fesses de stroll, ça, je ne sais pas. Sais pas le... <rire> Alors, <rire> en, en tout cas, on ne sait pas ce qui se passe en interne. C'est vrai qu'il donne l'impression d'être un peu, euh, je ne dirais pas démotivé, mais un, un peu désemparé week-end après week-end. Ce serait d'autant plus dommage pour lui qu'il y a quand même le, le projet Audi qui va arriver très vite, euh, que ça aurait pu, euh, c'est encore loin bien sûr, mais ça aurait pu, pourquoi pas, on, on voit les pilotes de plus en plus âgés en F1, être un projet pour lui. Après tout, pourquoi pas, s'il était resté excellent. Euh. Mais là aujourd'hui, je ne serais même pas surpris si c'était sa dernière saison en Formule 1, en fait, parce qu'il n'est euh, qu même plus le meilleur pilote de son équipe, en fait. Euh, c'est Guan Yujo, en effet, qui lève la voix quand il faut le faire, qui, est de temps en temps, de plus en plus souvent, même devant son, son coéquipier. De Euh, donc Bottas aujourd'hui euh, qui, qui nous expliquait l'année dernière qu'il avait enfin le confort d'avoir un contrat pluriannuel et que ça allait être libérer c'est vrai qu'on ne sait pas du tout ce qu'on voit euh, c'est décevant. Oui, décevant ça l'a tellement, tellement libéré qu'il fait autre chose à côté il s'est dispersé probablement hein, ouais. comme, on, oui. comme on disait aussi tu disais Franck qu'il avait, avait fait une bonne saison l'an dernier c'est même un bon tiers de saison Oui, et ouais. déjà, euh, au tiers, à la mi-saison l'an dernier, il avait commencé à ne plus, euh, plus trop être, être présent. Après, c'est toujours... C est, c est, je pense que, voilà, chacun, euh, chacun a aussi sa manière de, de, de, de penser. On va dire que de 2017 à 2021, <rire> chez, chez Mercedes, ça, ça a dû quand même le lessiver, et c'est compréhensible. On n'est pas en train de, de, de critiquer ou, ou plus que ça, mais voilà il a fait deux saisons maintenant il se fait de plus en plus battre par son équipier qui a été considéré comme le rookie un peu qui vient et on se demandait vraiment ce qu'il qu faisait là je pense que c'est le bon moment effectivement de dire voilà on peut, on peut l'arrêter là après avoir ce qu'a qu fait Roméo souhaiterait faire évidemment euh, pour, potentiellement pour le remplacer qu'il peut mettre un Théo pour est-ce qu'il peut mettre quelqu'un d'autre ça c'est à, à eux de décider mais tu peux te permettre effectivement de faire encore une saison de, de transition l'an prochain tranquillement en 2025 tu laisses Audi placer vraiment son, son pilier Euh, son pilote sur lequel ils veulent construire la MIA, puis... Euh, bah, sens moi sens si oui, effectivement. S'il y a un pilote qui doit quitter le, le, la grille cette année, il y a quelques Grands Prix, j'aurais dit que ça aurait été Magnussen, euh, là, c'est plutôt en train de pencher sur Bottas. Clairement, s'il y en a un qui doit laisser son baquet à quelqu'un l'année prochaine, je pense que je ne serais pas du tout étonné d'apprendre que Bottas euh, mmh. prend sa retraite de la F1 à la fin de la saison. Quoi. Je... Ah oui. se faire battre par Joe comme ça. Mmh. Mais bon, c'est devenu hyper compétitif en fait. C'est mmh. ça, on a devenu un plateau de folie. et on a, Ce qu'on disait en tout début d'année, c'est qu'on n'a plus de maillon faible, entre guillemets, maintenant, en termes de pilote. Euh, même Logan Sargent, il, il prouve quand même qu'il a, qu a le niveau, hein. Voilà, il, il progresse, il apprend. Euh, il est plus très loin d'Albon sur des circuits qu'il connaît, donc c'est euh, vraiment dans sa deuxième saison qu'on jugera. Euh, c'est pour ça que les rumeurs sur Mick Schumacher je trouve ça un peu, un, peu, un peu dur pour lui pour, pour le moment euh, mais voilà, Bottas, s'il ne se réveille pas euh, je ne sais pas combien il est payé chez, chez Sauber Alpha mais à mon avis euh, si, si effectivement l'année suivante est une année option en faveur de, enfin de Sauber, parce que ce sera Alpha c'est terminé je pense que Sauber passera à quelqu'un d'autre clairement, et je ne serais pas étonné de voir Mick Schumacher d'ailleurs c'est sûr que ça peut être un bon... Ouais, un bon pour le préparer Un au projet bon Audi ou, ou voir s'il peut être digne d'un projet Audi c'est ça s'il vient et qu'il mène mmh. l'équipe qu'il les emmène dans des bonnes voies de développement tout ça ben Audi pourra effectivement mmh. Chez Sober, c'était une équipe je veux dire, calme, c'est pas, pas chahuté comme chez As avec un Gunther Steiner qui est prêt à, à sauter sur, sur, sur n'importe quel micro des médias pour, pour défoncer ses pilotes. Euh, chez Sauber on a quand même un naturel assez justement, bah, germanique, flegmatique, euh, calme. ça serait vraiment l'ambiance de travail qu'il faudrait pour un Mick Schumacher ouais. en 2024 et 2025, si ça se passe bien. Pour se dire, ok, Mick Schumacher, c'est un pilote digne de, de ouais, F1, ouais. il est préparé, go! Oui, enfin... je... ouais, franchement, je le verrais bien à la place de Bottas. Tandis qu'on rappelle que Gunther Steiner, comme son nom l'indique bien, est italien. Bien sûr. Hum. Bon, côté euh, Tyrol ouais, voilà c'est plus de euh, ouais. voilà, montagne, montagne du Nord. Donc c'est pour ça qu'il a un ce... côté un peu aussi allemand. J'adore que... ce genre d'Italiens de, de... du Nord, justement. Tu vois, des... des gens comme Gunther Steiner, Christophe Hiderhofer tu, vois, lui, tu dis, ah oui, d'accord, ils sont italiens. Bah, bien sûr, oui. Et, oui, oui. Et ça va Mais c'est vrai que quand tu l'entends parler, Gunther tu peux poser la question. <rire> mais finalement, euh, voilà. avec, euh, avec Mathia Binotto, ils étaient comme ça. Oui, j'ai toujours regardé qu'un épisode de Drive to Survive, je ne sais toujours pas ce qui se passe après. <rire> mais, mais... <rire> Il plante la Fiat 500. Non, je plaisante. <rire> En fait, ce que je ne sais pas, c'est que la moitié de la seconde, à tout c'est un épisode de Top Gear, en fait, c'est de dire « Oh, mais que s'est-il qu ah. passé dans le moteur de cette Fiat 500 oh, euh. C'est pas rare, il n'a pété le moteur. »« Écoute, un suis ai qui arrive avec une voiture. Comme vous pouvez vous y attendre, j'ai fait les choses bien. » ça, ça, ça devient merveilleux. Euh, après Alfa Romeo, bah, bah, ouais, bah, alors Alfa Tauri, euh, c'est alors euh, ils, pour ils moi là, un, un des bonnets du week-end c'est quand même euh, au premier tour du Yuki Tsunuda dimanche où oh, il fait à peu ah, près oui. n'importe quoi oui. un virage trop optimiste euh, un freinage trop optimiste au premier virage et puis il abîme son aile à le vent euh, donc il perd des points d'appui et la meilleure idée c'est de faire un autre freinage euh, trop optimiste euh, au virage <rire> 4 euh, juste après et il prend euh, je crois 15 secondes de pénalité euh, et puis encore des pénalités derrière pour limite de piste de donc il a fait une excellente saison mais là il a fait n'importe quoi mm. Ouais, c'était peut-être son grand prix pour, euh, pour évacuer. On est d'accord, tu as bien dit rond avant, parce que j'ai entendu Elrond allemand, ce qui serait très drôle. J'ai <rire> commencé <rire> avoir une fin comme ça, et je trouverais ça formidable, mais je pense que c'était bien son, son Elrond avant qu'elle ça. Parce qu'on est sur la fin, là. Ah oui, oui <rire> ça ça vient oui, l'émission dure depuis trop longtemps. C'est vrai que la Nick de Vries 17ème sous la 19ème, on rappelle que l'équipe est dernière du championnat. Ouais. De Vries, qui nous refait comme au Canada, qui nous remet Magnussen dehors, en plus, ça c'était pas très... Pas très élégant, puis à haute vitesse, ça aurait pu mal se finir pour Magnussen, l'air de rien. Plus de rien. Ouais, compl compliqué, ouais. De, de Brise, oui. à mon avis, là, il est dans cette phase un peu. Aye, aye. Il veut trop en faire parce qu'il sait que ça, sa place est plus menacé que jamais. Et Tsunoda, pareil, euh, c'est vrai qu'il a porté l'équipe à coups de bras depuis le début de saison. Mais euh, voilà, là, les jouer les points, c'était trop difficile. Je pense qu'il s'est dit je vais je tente le tout pour le tout au premier tour pour essayer de voilà, gagner un maximum de positions mais comme l'a dit Alex, c'était bien trop optimiste et bien trop brouillon pour que, pour que ça fonctionne donc euh, ouais, compliqué et euh, à l'heure actuelle je ne je, je les vois même pas marquer des points d'ici la fin de saison enfin sincèrement, c'est lui qui est un peu en, en perdition et en libre totale et, euh, et voilà, Tsunoda est certain leader mais un leader encore très brouillon et Debris bah, confirme que La Formule 1, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Bah de, Vries, de Vries, parlons de l'avenir. Il, il est en mode un petit peu observation jusqu'à jusqu la pause estivale, hein, clairement. Ouais. Mar Marco l'a dit. Bon, de Vries s'est un peu défendu aussi en, en conférence euh, ce week-end en Autriche en disant euh, si on attend de moi de marquer des points avec cette voiture, euh, c'est mission presque impossible. Et il n'a pas tort. <rire> euh, maintenant, si sa mission, c'est effectivement de faire les meilleures courses possibles, mmh. celle, de, celle, de, celle de dimanche, c'était pas trop mal, en tout cas d'après Marco. Voilà, donc euh, il sera jugé par, par rapport à ça. Euh, mais marquer des points, oui, clairement. Si on attend de lui qui marque ses premiers points cette année, si ça continue à régresser comme ça, Alphatory, ça va être impossible même pour Tsunoda, ça, ça, ça va être très compliqué. Euh, là, je pense que tout le monde attend la, la version 2024 d'Alphatory. Nouveau nom, nouvelle direction, nouvelle synergie avec Red Bull. Ouais. Bref, tout va changer. Euh, Toast pourrait rester en, en tant que consultant euh, pendant un an ou deux, Histoire de ne pas lâcher comme ça directement l'équipe euh, aux mains de deux dirigeants qui n'ont jamais dirigé d'équipe. Peter Bayer, donc, euh, qui était pour la première fois en conférence, en conférence avec Tost ce, ce, ce week-end euh, en Autriche. Euh, et Laurent Mekies qui est toujours chez Ferrari en tant que directeur sportif. Ouais. Donc pour, tout, pour tous ceux qui promettaient qu'il <rire> qu allait au bout d'un moment euh, partir, ben non, il est toujours là, indéboulonnable. Donc euh, bon, a priori, euh, Vassar ne mmh. voit pas de problème. Donc voilà, je pense que favori là, c'est quasiment, en gros, c'est sauver le soldat de Vries. Euh, enfin, sauve-toi toi-même si tu veux voir le bout de la saison. Je ne le vois pas du tout être remplacé par Richardo. Je pense que Richardo irait foutre euh, mmh. là cette, cette année, en tout cas. Je ne vois pas pourquoi on irait mettre Richardo dans, dans la monoplace, en tout cas, fin de saison. Et, et, et cap, CAP 2024, quoi. Le favori Si De Vries venait à être remplacé, d'ailleurs, je crois que Marco l'a dit, le favori, c'est Liam Lawson, qui oui. a du, du bon boulot en super Formule 1, puisque dans un, une Formule qui est quand même très compétitive et très difficile aussi pour les pilotes européens, est, euh, il est deuxième actuellement. L'an voilà. dernier, il était troisième de Formule 2 euh, pour sa deuxième saison. Donc, ce n'est pas, bon, pas non plus un crack absolu, on est d'accord, mais c'est euh, ce qu'a fait à peu près Sergent pour arriver en Formule 1. Donc, ce ne serait pas absurde. J'allais dire, euh, pour le remplacer aussi, est passé euh, par la Super Formula, avant d'arriver à... Et Vandorne aussi, il me semble qu'elle a fait une <rire> saison, euh, oui. saison là-bas. Mais après, euh, en termes de favoris, à la base, j'aurais pointé Alex Palou. Mais rempla remplacer non. un mec qu'ils ont fait venir d'un autre championnat et qui du coup n'est pas bon par un autre mec qui ferait venir d'un autre championnat, je ne suis pas sûr que ce soit le bon... Euh... Ah bah pour Lawson, euh, là c'est la dépression. Ah là, là, ça serait compliqué s'il n'arrivait pas à avoir le volant. Mais, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si, si, enfin, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, parce que ce sont dans les rumeurs qui commencent à avancer pas mal, mais hein, Alex Palou, aujourd'hui, c'est quand même un pilote qui est totalement... Euh, totalement oui, valable, après, je crois, quel, quel ouais. lien avec... toujours pareil, quel lien avec la Red Bull enfin, la Red Bull Junior Team L'année dernière quand il y avait des rumeurs sur Colton Erta c'est clairement parce qu'il y avait aussi des rumeurs de rachat par Andretti mm. euh, et qu'il y avait des négociations et tout sinon uh, Colton Erta je pense que Red Bull n'avait strictement rien à faire à mon avis en, en tant que tel euh, et que ça s'est éteint en fait euh, en même temps que l'offre de rachat d'Andretti euh, le fait qu'il ne puisse pas avoir sa super licence finalement ça devait arranger pas mal le monde euh, Palou, je, moi je ne connais pas assez bien l'IndyCar pour savoir s'il mérite un volant en F1 ou pas euh, peut-être que oui, peut-être qu'il se gaufrerait en F1 peut-être qu'il serait super en F1 Personne ne sait, c'est toujours pareil, c'est comme Gonujo, tout le monde pensait qu'il allait se gouffrer en F1, puis finalement il étonne tout le monde. Euh, tant qu'on n'est pas en F1, on ne peut pas le savoir finalement, parce que c'est parce que une série tellement spécifique et exigeante que soit vous avez des gens qui, qui s'illustrent, qui soit des gens qui s'écroulent. Donc, euh, donc voilà, donc difficile de, de, de faire un pari là-dessus. Effectivement, ils s'illustrent en Indica, est-ce qu'ils s'illustreront en F1 Interrogation. Ça. Euh, maintenant, voilà, Red Bull a encore des jeunes pilotes qui ne, qu ne testent pas. Et je pense que De Vries, de toute façon, s'il ne montre pas un meilleur visage, vu qu'il ne vient pas de la filière Red Bull, il sera à mon avis remplacé un prochain. Bon je, je veux dire que ah oui, je si, pas, je peux continuer. Y, y, voilà, y, on attendait de lui beaucoup mieux par rapport à son expérience. Euh, je ne le vois pas replonger pour une deuxième année, euh, sachant que Red Bull peut mettre un Liam Lawson et le tester à, à la place. Surtout que ce sera une, une phase de reconstruction d'Alfatory. De en 2024, donc autant tester un jeune pilote aux côtés de Tunoda. Côté Dans le chat, Chris nous demande si Palou aurait la super licence. Je tiens à rappeler qu'Alex Palou est champion Indycar d'il y a deux ans. Hein. Il a déjà sa super licence et que, et que le champion Indycar a assez de points dans sa super licence. Rassurez-vous, c'est plus coté que la F4 sud-américaine et tout. Hein. Vous n'en faites pas tout va, tout va bien de ce point-là. Il y a Juste là, ça, et il a raison. Mais, mais voilà, c'est un peu mieux. Euh, mais pour te donner une idée, par exemple, Franck, de ce qu'il fait actuellement, il a pour l'instant 110 points d'avance sur le deuxième. Oui. Et une victoire, c'est 50 points. Ok. Mais c'est une saison la Verstappen, tranquillement. Mais, mais... Le problème, c'est voilà, qu'on a vu des gens super en, en, en F2 Exactement. comme Van Dorn qui se sont écroulés en F1. Voilà. Donc, Exactement, on ne de... sait pas du tout ce que ça pourrait donner, mais James Smith demandait qu'est-ce qu'il irait foutre dans une galère pareille. À un moment donné, je pense que tu es Alex Palou. Là, globalement, il est parti pour gagner un deuxième titre en 3 ans en Indica. Donc, il a, déjà, euh, oui. il a déjà tout prouvé. Franchement, pouvoir aller en F1, faire quelques saisons potentiellement. Peut-être moyenne, peut-être pas terrible, ou peut-être qu'il va se révéler en F1 et qu'il sera en fait excellent et qu'on apprendra que c'est un, un, un pilote de, de très grand talent. Euh, enfin, on sait déjà que c'est un pilote de talent, mais qui sait, peut-être un pilote encore plus, euh, encore plus fort que ça. Mais de toute façon, imaginons, il fait une ou deux saisons en F1, il se vautre un peu. Quelle équipe en IndyCar serait assez bête pour dire « Ah oh non, on n'en veut pas ?» Tu vois, il peut il peut repartir après tranquillement. Je pense que ce n'est pas un risque dans sa carrière aujourd'hui. Colton aurait eu beaucoup plus à perdre, paradoxalement, parce qu'il n'a encore rien gagné en Indycar réellement. Il n'a pas gagné Indy 500, il n'a pas gagné championnat. il n'a gagné que quelques courses. Palou, il, il aurait déjà potentiellement deux titres, il lui manque une victoire à Indy 500, mais il peut revenir 4-5 ans plus tard et, et aller le gagner. Donc, euh... en, en fait, ces dernières années, on voit que tous les pilotes disent oui à la F1, euh, quelle que soit leur compétitivité dans les autres championnats. Regardez Kevin Magnussen qui revient chez Haas Euh, alors qu'il avait un volant en IMSA avec euh, Chip Ganassi, un volant en, en, en WEC chez Peugeot, donc en, en théorie des, des, voilà, des, des volants compétitifs, il revient chez Haas parce que la Formule 1, c'est la Formule 1, c'est là où c'est le gratin, ce sont les meilleurs et que c'est très difficile pour ces, pour ces gars-là de refuser, tout simplement, c'est la plus grande vitrine mondiale du Sport Auto, encore plus, euh, merci Netflix, euh, depuis quelques années. Donc, c'est, voilà, évidemment, un, un, des pilotes comme Lewis Hamilton ou, ou d'autres ne diraient pas oui à, à, à n'importe quel baquet, Mais on va dire pour tous les pilotes euh, qui ne sont pas champions du monde, revenir en Formule 1, regarder Luckelberg, euh, ils, ils vous diront toujours oui parce que, encore une fois, c'est l'élite. Donc, un, un palo, moi, si demain il y a une offre chez euh, Alpha ou quel que soit le nom de l'équipe pour l'année prochaine, je n'imagine oui, pas un instant refuser parce que ce serait ses premiers pas en Formule 1. Et une fois que vous êtes en Formule 1 et que vous faites vos preuves, bah, toutes les portes s'ouvrent de toute façon. Donc, il euh, n'y a aucune raison de refuser en fait. T'as beau être, beau être euh, le meilleur ailleurs, vaut mieux être un petit poisson dans un un immense étang qu'est la Formule 1 que le plus gros poisson en Indycar je veux dire il sera quand même connu par beaucoup plus de monde enfin voilà parce que pour l'instant en fait les, les gens le découvrent peut-être en chat mais euh, en fait actuellement il faut savoir qu'il roule pour la meilleure équipe d'Indycar de Ganassi il a globalement un contrat déjà sur la table de la part de McLaren pour l'an prochain puisqu'il avait déjà mis un contrat pour cette année qu'il a une offre de contrat de Ganassi pour, ce... pour l'an prochain aussi et que pour l'instant ses être... man... Ces managers ont pris les deux contrats ils ont dit on les met de côté. On fait all-in sur la Formule 1. Si on lui trouve un baquet en Formule 1, on va, on va aller là-bas. Et puis, s'il ne les trouve pas, il a de toute façon tout ce qu'il qu il faut. Euh, il a, il a, il a, ils vont se faire pêcher, ça va être les, les gros poissons, les petits poissons. Il peut presque être dilettante. C'est ça, lui, il peut venir tranquillement. Non, il dit il dilettant. <rire> oh! Oh là là! Oh là là! Vraiment! Vous voyez, on vous rappelle, les meilleures heures, c'est après 22h30 hein, dans le Grand Prix. tout ça, Les, les blagues augmentent encore d'un niveau. Euh, <rire> Qui n'a pas un C'est oui, <rire> vrai que euh, après, oui, euh, on vous rappelle, il y, y a de l'orange partout sur notre overlay, simplement parce qu'on a tous un contrat à McLaren. Veux dire, pas un... Ouais. <rire> ouais. Ça, ça a été le cas pour à peu près tout le monde, c'est pas très, pas très étonnant. Euh, si on terminait, messieurs, avec, euh, avec l'équipe américaine en ce 4 juillet, eh ben, ça tombe ils ont fait le dernier du Grand Prix. C'est bien. Pour, euh, pour As, c'est un beau. Un beau grand prix. Après, non, on en rigole, mais effectivement, ouais, bon, okay. malgré fait 18e du grand prix et Hülkenberg abandonne. Le Hülkenberg le marque des points lors du sprint et nous a fait quand même un week-end. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Là, là franchement, ouais, Paul, okay. tu nous as, as bluffés. Ah, ah oui, mais, mais avec plaisir. Ah, mais <rire> je, je ne sais pas pourquoi je n'étais pas en Formule 1 ces trois dernières années. C'est incompréhensible. C'est... Enfin, c'est une performance énorme de, de Hülkenberg. Il nous avait fait une première ligne surprise au, au Canada bon, avant de prendre sa pénalité, certes. Là, là, là, il confirme, c est, c est, c est, franchement, c'est grandiose la performance de Hülkenberg ce samedi. Il a tenu la deuxième place du sprint pendant un bon moment. J'ai même cru qu'il allait prendre la tête au, au troisième virage quand, quand Max Verstappen part un peu au large, du coup, part, euh, prend Pérez avec lui. Et, euh, et non, c'est énorme. Ensuite, il a la bonne idée de changer les pneus. Euh, et il arrive à remonter jusqu'à la sixième place euh, alors que la piste était en train de s'assécher. Non, vraiment, un très très gros week-end d'Hulkenberg. Et si seulement cette A elle pouvait euh, voilà, tenir ses pneus en course euh, plutôt que de les dégrader au bout de cinq tours, bah, on aurait, on aurait peut-être euh, voilà, quelques mois ici là. Parce que sur un tour, cette voiture marche, enfin elle marche encore une fois euh, aux mains de Hulkenberg parce que Magnussen il, il, il enchaîne les éliminations en q pendant que Hulkenberg fait des premières lignes, donc c'est compliqué. Mais Hulkenberg, vraiment, quel, quel retour euh, je aucun doute sur le fait qu'il serait performant en revenant. Il avait prouvé pendant tous ses, tous ses, euh, tous ses remplacements pendant le Covid qu'il était largement capable. Mais là, c'est vraiment la bonne pioche pour Haas. Désolé pour Magnussen, mais l'écart est énorme. Euh, mais c'est aussi parce que Kürtenberg est exceptionnel. Je crois qu'il faut, faut vraiment le dire. Euh, ce mec-là n'avait rien à faire en dehors de la Formule 1 pendant trois ans et il le prouve course après course. Il est vraiment très bon, je trouve. Pas modeste, ouais. hein, par contre Alors, ah Boullard. la F1, tu sais, ça te change. Hein. Parle de lui à la troisième personne, mais bon. Ça, voilà. En plus. Et nous vous remercions pour votre attention, bien sûr. Mais oui, alors effectivement, c'est un peu dire. On a pu se demander dans le sprint. Alors, qu'Elkenberg était en très bonne position, mais pourquoi être parmi les premiers à entrer? Euh, changer les intermédiaires pour passer les, les slicks alors c'est pas seulement pour des raisons stratégiques mais aussi parce que la la as euh, il se méfie il commençait elle commence elle pouvait commencer à manger ses pneus donc c'était une décision qui avait finalement du sens euh, stratégiquement euh, s'il y a moyen de faire un arrêt autant faire un arrêt vu que nous même sur un sprint on va on va dévorer les pneus c'est toujours leur énorme problème et euh, ça me permet d'évoquer de, de, un autre sujet, c'est qu'à Silverstone on va avoir une nouvelle spécification des pneus avec une, la structure des pneus qui va être renforcée, il y a eu des tests à Barcelone qui ont été menés pour ça, et donc c'est à partir de Silverstone qu'on va avoir ces pneus à la spécification renforcée parce que les équipes ont gagné trop en termes d'appui aérodynamique par rapport aux prévisions de Pirelli, par rapport aux données mêmes qui avaient été transmises par les équipes en début de saison, donc on va avoir une nouvelle spécification de pneus qui selon Pirelli ne va rien changer en termes de performance et d'équilibre, mais on possède Être, on peut être absolument certain que s'il y a des changements dans la hiérarchie, les perdants iront accuser Pirelli d'avoir faussé la concurrence. Voilà, à voir si cette structure peut-être plus résistante peut changer les choses pour As. Je ne pas ce que semble dire Pirelli, mais, mais on ne sait jamais. Donc, ça va être aussi un, un week-end intéressant à suivre du point de vue pneumatique, puisque avec cette nouvelle specs des pneus, avec ce circuit de Silverstone, qui est le plus dur pour les pneus de la, de la saison probablement, et on se souvient qu'il y a 10 ans, en 2013, il y avait eu des déliminations de, des pneus spectaculaires qui avaient provoqué des, des, des, des crises. Et, et puisqu'on parle de pneus, il y aura aussi euh, des journées très importantes après le Grand Prix, puisque ce seront les derniers tests Pirelli pour les pneus 2024 sans couverture chauffante. Euh, et euh, ces tests seront très importants, parce que d'une part, ces pneus sont très critiqués sans couverture chauffante par les patrons, par les pilotes qui disent, par exemple, c'est dangereux, sans couverture chauffante, ça veut dire qu'on va avoir du mal à chauffer les pneus, donc les tours de sortie seront dangereux, donc risque de sortie, l'undercut aussi sera totalement inutile, il n'y aura plus d'undercut, enfin, il y aura l'overcut, puisque ce sera beaucoup plus difficile de faire chauffer les pneus, euh, et donc, c'est avec ces derniers tests qu'on va pouvoir savoir si, oui ou non, la, la F1 va évoluer sans couverture chauffante l'an prochain, une décision qui doit être prise d'ici le, le 31 juillet, donc voilà, Puis, Pirelli a du pain sur la planche pour ce week-end à, à Silverstone. Ouais. Euh, juste pour, euh, avant de revenir à Asse, l'undercut under, c'est vraiment la, la chose la plus euh, embêtante dans ces pneus sans couverture chauffante qui font que vraiment les, les patrons d'équipe et les, les pilotes ont envie de, de faire machine arrière là-dessus parce que c'est comme un élément, une arme stratégique énorme en F1 pour, euh, en termes de stratégie pour faire bouger les lignes un peu en, pendant un Grand Prix. De plus avoir la possibilité d'undercuter, donc undercuter, ça veut dire s'arrêter avant son adversaire pour mettre des pneus plus frais, reprendre cette, euh, de, de l'avance pour pouvoir le passer lors du prochain arrêt au stand. Si effectivement cet avantage stratégique-là euh, n'existe plus, euh, ça risque quand même d'être un gros gros problème pour le spectacle pendant, pendant, sur les Grands Prix. Je, bien pense bien. Que je pense que c'est presque plus ça qui gêne euh, les équipes de fin et la F1 que le fait que pendant un secteur ou deux secteurs, les pilotes sont un peu sur des œufs. Donc. Euh, Voilà, c'est juste là. Voilà. Juste pour, après, pour en revenir à, à As et le problème du rythme de course, euh, ils ont lancé un chantier. Bon, ils ne pouvaient pas trop le lancer effectivement en Autriche parce que c'est un week-end sprint, mais à partir de Silverstone, ils veulent vraiment s'attaquer à, à régler mieux leur voiture pour, pour économiser les pneus. Euh, on a vu du coup en Autriche, et ça c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'elle qu bouffe ses pneus autant sur le sec que sur le mouillé. Donc ce qui prouve que c'est vraiment un problème de, de configuration de voiture que ce soit mécanique ou aérodynamique, le problème, c'est la configuration de la voiture. Ce n'est pas du tout euh, juste sur les slicks, c'est dans les deux cas de figure. Moi, j'ai eu espéré pour Hülkenberg que, que sous la pluie, ça se, ça se comporte mieux, mais, mais pas vraiment. En plus Les intermédiaires aussi étaient bouffés euh, par, par, par cette, par cette Asse. Donc, voilà, donc on sait que la balle est dans le camp de Asse, pour rectifier le tir, mais tant qu'ils n'ont pas rectifié ça, effectivement, mais ils ne peuvent que prier pour que la FOB mette des sprints à tous les week-ends. Euh, euh, voilà. des et, super et... sprint on nous a dit pour C'est ça. Et, et, et, et, et d'ailleurs, moi, je resalue encore pour une fois, ben, voilà, parce que je n'ai pas été extrêmement critique, j'attendais de voir, mais sur les week-ends sprints, mais je... ça, ça vraiment, ça dynamise beaucoup les week-ends. Mmh. Euh, c'est vraiment, vraiment un régal à faire en tout cas beaucoup plus que livre 1, livre 2, livre 3 euh, c'est vraiment super sympa de, de, de faire des sprints, moi je suis euh je serais d'accord pour qu'on ait beaucoup plus de sprints l'année prochaine j'aimerais bien juste un sprint spécial à Monaco où on n'est pas une course mais en fait on est un one lap, one lap shot pour la pole. Helmut, Helmut voilà, voilà. <rire> le, le, le Helmut lap effectivement pour qu'on donne 8, 7, 6, 4, 5, 4, 2, 1 point pour, voilà, pour ceux qui ont fait le meilleur tour sur, un, sur une tentative je trouve que ce serait tellement plus sympa que, que, de, que de la faire partir 20 tours ou 25 tours l'un derrière l'autre où ça ne dépassera pas euh, voilà une, une, une réglementation spécifique pour Monaco quitte à, voilà, histoire de bouger un peu les, les lignes aussi sur, sur, sur Monac, ce ça serait, ça serait vraiment sympa. Donc moi, les, je ne sais pas ce qu'en qu pense le chat, si, si, on a, si ils ont le temps de réagir avant, avant qu'on dise au revoir, mais ce qu'ils qu pensent effectivement d'un week-end sprint pas par un week-end non sprint, voilà, qu'on qu ait un petit peu le, le ressenti, mais c'est tellement plus sympa. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas suivre la F1 le, le, le vendredi, en tout cas, et qui ne le, la suivent que le samedi parce qu'ils travaillent, donc, donc voilà, c'est normal aussi. Euh, mais pour, pour nous qui sommes en train de suivre la F1, c'est tellement plus... Imp tellement plus sympa en tout cas d'avoir de, de un week-end sprint que bah voilà je, moi c'est vraiment c'est du, du 100% pour quoi voilà alors, alors moi en attendant que le chat réponde je, je suis un tout petit peu plus mesuré que toi Franck en fait j'adore le format aussi je, déjà il est Beaucoup mieux ce format que celui d'avant euh, l'avoir fait évoluer est très intelligent on a en fait maintenant une espèce de double week-end en un en fait c'est et ça permet d'avoir de l'enjeu tous les jours ça pour ça je suis d'accord c'est vraiment génial et j'adore ce format je trouve qu'il est très bien pensé bien réfléchi maintenant euh et ton vœu sera exaucé, il y aura de plus en plus de sprints, euh, <rire> à... mais c'est sûr qu'il y en aura de plus en plus, oui. moi, moi j'aurais préféré que ça reste comme c'est maintenant, qu'on ait maximum une course, sur trois, une course sur trois avec un sprint, pourquoi Parce que le fait d'avoir une seule séance d'essai libre, c'est quand même pas idéal pour les, pour les équipes, alors certes c'est désagréable à suivre, mais ça, ça permet quand même aux différentes écuries de développer leur voiture et, et d'avoir des voies à suivre, donc ça reste important pour elles, Et euh, si on commence à avoir des sprints à tous les grands prix, j'ai peur que ça devienne trop banal et que du coup, on n'ait plus euh, cet aspect euh, découverte. Et, et week-end un peu, un peu, voilà, surtout quand, quand on a de la pluie comme ce week-end, c'était un super sprint. Vraiment, on a pris euh, du premier et dernier tour, c'était génial. Je rappelle quand même qu'on a eu certains sprints qui étaient des véritables processions et que ce n'était pas franchement agréable à suivre. Et j'ai vraiment peur que si c'est une course sur deux, voire plus, que que cet élément de rareté disparaisse c'est que du coup on n'est on est plus le même euh, plaisir à le regarder. en fait. Euh, peut-être oui. peut que je me trompe et peut-être qu'avoir un sprint sur deux, ce sera, ce sera génial. Mais la procession était juste liée au fait que la, la grille du sprint définissait la grille du dimanche. Depuis que c'est découplé, que oui. le, le sprint n'influe plus sur la grille du dimanche, les pilotes se lâchent plus. Oui. Et c'est vrai, on, on le voit quand même. Voilà. Bien sûr, mais il y, y, y aura encore des circuits, euh, malgré le fait qu'il y ait... Évidemment, comme tu l'as très bien dit, plus d'enjeux sur le dimanche. Il y, aura, il y aura encore des circuits qui se prêteront moins au format. où On n'aura pas de 30 000 dépassements et, parce que voilà, les car caractéristiques du circuit ne le permettront pas. Ce le, one, le, le one lap time, mm -hmm. ça peut être un, un truc super sympa aussi. Bien sûr, mais en, en, encore, encore une fois, j'aime ce format, je, je le trouve très bien. Moi, c'est juste sur le nombre de sprints sur l'année. En fait. C'est la seule chose que je dis parce que... Encore une fois, ce ne sera pas toujours aussi bien que ce week-end, même si, en effet, pour la dynamique d'un week-end, c'est mille fois mieux. Là-dessus, euh, là je te rejoins à 100%. Après, il faut savoir que comme il est tard, on peut le dire et le révéler aux, aux auditeurs, c'est que la vraie raison pour laquelle Franck veut plus de sprints, c'est Verstappen, parce qu'il a dit qu'il détestait les sprints, et que il plus on aurait, moins, moins ça lui donnerait envie de rester en Formule 1. Donc, c'est pour ça qu'on qu fait des articles en disant qu'on veut plus de sprints, etc. C'est pour pousser Verstappen à, à partir en Indicar. D'ailleurs, on annonce mais aussi arrête. que Manu ne couvre plus les Grand Prix Talk de, de Sprint. Donc, vous ne le verrez pas non plus sur le, sur le Grand Prix de Belgique. Il boycotte les, les week Sprint. Ah bah, bah bon, dans deux ans, il fera trois émissions d'années. Mais il garde la même chèque. Hein, il a dit. Ah bah, bah évidemment. Bah, bah... <rire> C'est Manu, hein, tu connais, hein. <rire> c est, c est, Bah oui. C'est un salaire plafonné, mais... Alors... <rire> non, mais... <rire> ça a plafonné mais, mais émissions plafonnées aussi <rire> euh, mais non faut pas croire non, non, il, a, il a très très bien négocié quand même moi, je... on en parlait tout à l'heure qu'est-ce que ça doit faire d'ailleurs à Stroll qu'est-ce que ça doit vous faire vous Paul et Alex d'être là alors que vous savez que Manu lui a, beaucoup mi a bien mieux négocié son contrat <rire> et qu'il se permet de même plus venir dans les émissions moi je, moi, moi, je le prendrais super mal hein. Mais, euh... Ouais, sans commentaire <rire> chacun me juge alors le chat qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus il préfère les week-ends normaux quand même il y a trop de sprints il nous dit du diable ouais, je, suis... Notamment... je suis un peu surpris je... ouais moi aussi moi je on plus dit, dit monaco je... avec qu une qualif quand même une 10 à 100. arrêtez <rire> les gens n'allaient déjà pas comprendre la F1 d'aujourd'hui alors si on commence à vous faire des califes incompréhensibles ça va devenir très difficile une, cour une course sur 24 heures enfin. <rire> On a Philippe Alamas qui nous dit, le problème, j'en ai, ai bien peur, c'est d'avoir deux sprints par week-end. Non. À un moment, ils, ils, ils vont se heurter à un problème qui est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, qu'il n'y a que 14 ou 15 heures de, de, de, de, de, de lumière, on va dire, sur une journée d'été. Ils ne vont pas pouvoir caser trop de trucs non plus. Ça devient, ça devient compliqué. Donc je pense que les deux sprints par week-end, on devrait éviter. Euh, mais un sprint à chaque week-end. Ah, je pense quand même que l'expérimentation que fait le MotoGP Stadé doit un petit peu refroidir la F1 parce que après oui. je sais pas comment eux la définissent. Nous en tant que fans on trouve que c'est un peu voilà, ça, ça devient trop et le sprint du samedi. Voilà, euh, moi j'ai un, un, une perte d'intérêt globale sur la moto et c'est le cas pour ouais, beaucoup. Parce que, sur cool, la moto, je comprends sur... pas parce que la moto ça dépassait. Je veux dire, ça bougeait déjà. j'aurais pas trop l'intérêt du sprint sur moto. Ça arrive dans une saison effectivement qui, comme a dit Michael, aussi suscite moins d'intérêt. C'est ça, voilà. Faut il dire, faut, dire, faut, dire, faut dire que c'est particulier. C'est l'année où ils mettent les sprints, et ben en course principale, ça ne se dépasse quasiment plus. C'est-à-dire que là, il ouais. n'y a plus. On, on, mais bon, on rappelle que la moto est face à ce problème qui est que maintenant, en moto, il y, y a de l'effet de sol, il y a des ailerons, il y a machin, et qu'on qu a vraiment des courses de F1. C'est terrible, mais ils ont les mêmes soucis qu'en Formule 1. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait le règlement d'avant, c'est ça C'est tout. Là, ouais, mais... virer, virer ses abandis, et puis. Je ne suis pas du tout expert mmh. à la moto, donc. Euh... Je pas non, pas non mais c'est vraiment ce, ce que tout le monde demande. Hein, mais et voilà, c'est des situations qui font que. Mais je, je ne sais pas, en fait, euh, il faudrait. Euh, alors après, je sais que la, la F1 et la Dorna, enfin, le, le, le, la FOM et la Dorna, donc la Dorna, c'est le pendant justement MotoGP de, la, euh, de Liberty Media, on va dire, pour être assez euh, simple, euh, sont en, en discussion régulière. Je veux dire, les, les Ducati Pramac ont un logo Formule 1 parce que les deux, euh, les deux patrons se, se connaissent et tout. Donc. Peut-être que la voilà, Liberty Media a les infos aussi sur est-ce que ça apporte beaucoup plus d'engagement machin parce que si la F1 voit que ça augmente l'engagement sur la moto ça pourrait leur donner envie évidemment de ça pourrait leur donner envie de, de, de passer à tous les Grands Prix est-ce Ils ont dit cool. la F1 c'était un tiers en gros des Grands Prix, pour le moins ils en resteraient là. Mm. Ce qui n'est pas con hein, comme disait Paul, c'est un bon... Oui, oui, c'est bon, bon, un bon ratio oui. Un c'est bien. 6, 8, 8, 9 maximum. Il en, faut, il en faudrait un, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, pour Monaco, pour qu'on qu ait un, un, avantage, enfin, un intérêt. Oui, sur... oui, si, oui, si on doit avoir un sprint à Monaco, qu'on ait un format oui, différent oui, pour Monaco. Oui, oui, franchement, ce oui. sera un service rendu à Monaco dans la place. Ça. Euh, Exactement. De ça. plus en plus entre mm. Oui, Il ouais, faut au moins qu'il y ait ouais, qu un système de qualif ou quoi, pour qu'il y ait un moment fort du week-end. Parce que... Euh... De, te tape, ouais. de taper 78 heures le dimanche et encore bah, une vingtaine du coup hein, ou 20, 20 ou presque 30 le, le samedi euh, ce serait ce compliqué euh, très, très clairement mais on, on verra alors Vector on dit après quel est l'intérêt purement sportif d'un sprint, c'est permettre aux pilotes en fait, d'attaquer à fond du point A au point B puisqu'ils n'ont pas de changement de pneus à faire euh... Voilà, ça fait Kuhnberg. Ça fait Kuhnberg qui va qu changer quatre fois de pneus entre, <rire> entre le départ et l'arrivée. Mais euh, c est, c est, voilà, sportivement, l'intérêt en lui-même est juste. Enfin, oui, j'allais dire, juste durant ce spectacle, Non, donc du coup, ce n'est pas l'intérêt sportif. C'est sûr que sportivement parlant, pour les pilotes, à part avoir, avoir des pneus en plus, il n'y a rien. Ouais un petit défouloir quand même, comme je pense que ça va être sympa pour eux de pouvoir attaquer sans se soucier d'une un, gestion de pneus trop aiguë. Mmh. Trop ils doivent quand même les gérer hein, parce qu'un pilote de F1 qui attaque dans, dans, dans ses pneus comme un sourd, il les détruit au 3 tours, c'est donc clair il y, y a toujours une gestion de pneus, même, même sur 3 ou 4 tours je veux dire, un, un, si vous, vous mettez, euh, allez faire un, un tour de, de circuit avec votre voiture Euh, voilà, si, vous, si vous faites n'importe quoi avec une voiture la jeter dans, dans tous les virages, un sous-viré à survirer, au bout de 3-4 tours, vous aurez surchauffé vos pneus, vous aurez mmh. détruit la, la bande de roulement et tout ça. Donc il y a quand même un aspect euh, gestion du pneu. Euh, sinon, euh, voilà, si vous faites trop, trop sous-viré ou surviré aux pneus, vous les détruisez au bout de 3-4 tours. Mais on peut faire voilà, 20-25 tours sans trop se poser de questions. À, à, à ce qu'on appelle à fond en Formule 1, pour eux, c'est à fond clean. Quoi. Mmh. Voilà. On nous dit... Qui... Vas-y, Paul. Non, et puis, euh, regardez ce week-end, c'était l'exemple parfait d'un sprint réussi. On a eu deux scénarios totalement différents entre la course et, et le sprint. On, on aurait pu avoir deux fois la même course, pas du tout le cas. Et euh, je parle au-delà de la météo. Par exemple, Pérez se, se rate complètement en calif le vendredi, mais réussit à aller en première ligne pendant le shootout. Deux courses complètement différentes. Euh, voilà. Euh, donc, donc, voilà évidemment, si, si, si uh, d'ici la fin de saison, on a des sprints et des courses, où le top 6, c'est exactement le même, j -j ça évidemment comme exemple, mais ce ne sera, sera pas aussi bien. Mais ça, ça peut permettre à un pilote qui s'est raté en calife de, de se rattraper sur la journée du samedi. Et, euh, et si par exemple bah, une calife ratée l'empêche de marquer des points en grand prix, bah, un bon, un bon sprint shootout et un bon sprint peut permettre à un pilote de sauver un week-end. Donc non, je trouve, ça, je trouve ça pas mal de ce point de vue-là. Comme par hasard, c'est le week-end où il marque des points. Ouais, il est content maintenant. <rire> voilà. <rire> euh... J'ai une petite voilà. breaking news pour finir. Vas-y, au fond, vas-y. Voilà. Elmoud, Elmoud Marco qui a annoncé ce, ce soir sur la télévision autrichienne qu'il y aurait une solution euh, physique sur le, sur le circuit de, du Red Bull Ring, puisque notre voilà, Marco, consultant de Red Bull, donc, est aussi impliqué euh, ah. dans la gestion du, du, du circuit, qu'il y aurait une solution pour 2024. On a, Il a tout ce que rien euh, qu n'est qu qu plus. Sur... Voilà. On a tout ce à son départ. Ah, On sait qu'il a arrêté. En a marre. Bah, la question se posait avec, euh, avec le, le nouveau patron de Red Bull, mais a priori, ouais. ça, ça a l'air d'être de nouveau re revenu euh, dans la bonne entente. Donc, euh, donc priori, y a priori, il n'y a pas question qu'il qu s'en aille pour l'instant. Mais voilà, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il y a une solution voilà, physique sur le circuit pour... Euh, Pour distinguer les problèmes entre l'AF1 et la MotoGP je pense que la solution évoquée par Paul et que, que j'ai soutenue aussi donc d'avoir de, deux solutions physiques selon l'AF1 et la MotoGP ce sera celle qui sera retenue en tout cas on peut l'espérer mais... Sachant que Franz Tost a dit qu'il n'avait plus confiance dans le promoteur du Red Bull Ring <rire> Mais moi ça me, <rire> ça me fascine quand même parce qu'on a, on a eu finalement beaucoup de problèmes en Autriche alors que, souvenez-vous, Sochi quand mieux, on ouais. allait en Russie à l'époque euh, il se vantait quand même d'être l'un des premiers circuits au monde à ne pas avoir un seul gravier, machin et tout Et on n'avait pas tant de problèmes de, de limite de la piste que ça Ou alors est-ce que ça vient de la, de la configuration particulière des virages ou tout ça Je ne sais pas. Et il y de, a moins de temps gagné. Euh, oui, il y a moins de temps gagné. Et mmh. que des virages en angle droit. Oui, mmh. c'est vrai. Donc là, tu es en train de dire, on ne fait que des circuits comme ceci. Ouais, <rire> moi j'adore. Vous savez, moi, regardez, <rire> ah, regardez, regardez 20 voitures qui suivent sans se dépasser pendant, pendant une heure et demie. Moi, c'est mon dada. donc est euh, il de dire, on supprime les limites de la piste. C'est peut-être ça le truc. Marco l'a dit, non, on a enlevé toute la ligne blanche, il n'y a plus rien. Oh C'est pas con. La ligne blanche, on l'a mis, mis à côté du bac à gravier. Là, la <rire> la pôle la est en 40 secondes. Ah la foutre. Alors là, mais vraiment, <rire> on va régaler. Ouais, voilà. Et ils ont bien le mec <rire> bourré, on a dit allez, refais ouais. une blanche le long du gravier. <rire> ils seront contents comme ça. <rire> Et, même... et puis derrière, vous vous rendez compte, c'est un scandale. Dès qu'on sort un peu, paf, du gravier, ça nous fait perdre du temps. On supprime la, on, on supprime la piste. <rire> non, mais attendez, parce que c'est Red Bull, ils seraient capables d'être... <rire> on a décidé, à la place des d'Eline Blanche, on a mis des murs, mais en fait, le mur commence à la sortie du virage, <rire> et se termine jusqu'au bout. De... <rire> Donc, alors, par contre, si tu sors un peu large, tu te prends le mur, comme ça, voilà, bim, ils, ils mettent des canettes de Red Bull à 2 m, et si, si les pilotes touchent une canette de Red Bull, c'est qu'il était trop loin. Et la, femme, <rire> et la femme peut faire des méga ralentis où tu vas le mec faire et la canette de Red Bull qui s'envole comme ça avec une énorme ça ça. exposition Red Bull c'est beau ça quand même ça, ah, je, tu vois c'est ah, bien pensé hein. alors par contre j'aimerais pas être le commissaire qui est payé pour remettre les canettes à chaque fois c'est risqué hein. <rire> ah <rire> merde ouais. risqué. on les paye il faut... ah non on les paye pas celui bon, bon. so, il y en aura marre il, il, il, un il fera une pyramide à la fin et tout. Enfin, il en un... aura marre je pas dis tu mets une blanche derrière le bac à gravier. Eh, <rire> hey, ça les motiverait pas à sortir l'arbre, du coup, c'est sûr que là, euh, ça, serait, ouais. ça serait pas mal. Pourquoi <rire> ne le coup, sûrement Lui <rire> nous dit que c'est très récent que les limites soient aussi strictes, peut-être qu'ils couperaient tous à Sochi. Alonso coupait à Sochi, en tout cas. <rire> c'est évident. Couper, ligne blanche, dit. heureusement qu'on parle de F1, parce que bon, on pourrait être... <rire> Oh là là là... là. Ça va, être presque 23h. Louis nous <rire> dit tu <rire> auras un message WS. 3 cm close to the Red Bull cans. Very close. Wow. Ça serait, ça serait impressionnant. Chambles, je chambles, je me et Mercedes porterait plainte parce que c'est pas des canettes de Monster. Ils sont riche, un, peu, un peu plus large. <rire> riche Energy, euh, Il y en a plein de canettes. On ne sait pas quoi en faire. Chez <rire> <rire> <rire> <rire> et, ils seraient, déjà, je pense qu'ils ont de quoi être contents. Je rappelle qu'on est quand même allé ce week-end au Red Bull Ring. Mais honnêtement, à part le taureau géant qu'il y a dans l'infield, tu le sais pas hein, que ça appartient à Red Bull, le circuit. Ça, c'est un truc quand même... J'ai euh... cru qu'on était à Zandvoort, Oui, c'est un petit ouais. peu... Tous <rire> ces fans de McLaren qu'on fait le... Et, et, et des fans de Grand Prix, d'ailleurs, aussi. On vous remercie, Il euh, y avait toute une tribune qui était dédiée euh, aux, aux gens qui nous écoutent en podcast. Donc, merci beaucoup d'avoir été, euh, été aussi nombreux. Et pour terminer, juste sur ce Grand Prix, toutes nos, euh, nos pensées, évidemment, vont également vers cette personne qui euh, a survolé le circuit en jetpack... <rire> et, ah oui. et qui heureusement ça se finit bien donc mais, mais, mais qui personnellement m'a fourni mon faux rire du week-end c'est ah c'est c'est dommage à ah, ah, un virage près mais il est resté dans la limite <rire> c'est ça <rire> limite du ciel lui au moins n'a pas euh, n'a pas dépassé mais c'est vrai que c'est en fait c'est l'image qui est terrible où tu le vois voler tu, tu sens c'est le, le moteur à gauche en fait qui a, qu a lâché quoi. et tu le oh, merde et tu sais que voilà ça va être ça va être terrible mais ça tout va bien pour Pour ce, pour ce jetpacker, c'était une chute à la marque Marquez complètement, c'était une chute de motard, et par contre de manière beaucoup plus sérieuse, on a bien sûr une pensée aussi à toute la famille, tous les proches et toute l'équipe MP Motorsport évidemment suite au décès de, de Diano Vantoff ce week-end à, à Spa-Francorchamps, évidemment ce, ce samedi matin, on pense bien sûr fort à lui et à, et à, et à tous ses proches. Ah, je, ouais, je suppose qui... que, vous en, que vous reviendrez dessus dans le Racing Café, je pense. Euh, bien semaine. sûr, mon cher Franck, un Racing Café qui devrait faire environ 14h20. Mmh. Hein, je pense mmh. qu'on est à peu près parti là-dessus. Ça mmh. devrait être plutôt pas mal, mais évidemment, on en, on en, on en reparlera parce que ça a évidemment secoué tout le monde des, des sports mécaniques. Écoutez, messieurs, 23h, je pense qu'on est, on est bien. Bah oui, comme mmh. quoi. Même sans manuel, euh... on est bien long. On n'a pas analysé les 800, <rire> les comme C'est ça. Ah oui, bah, ça y est, on peut commencer maintenant. <rire> voilà, c'est pour réciter Café, l'after. Vous en faites pas, ça va. Ça va... On voit les bien. vidéos, Michael. C'est parti. Alors, oh là voilà, là, <rire> ça commence mal. Merde. Non, je n'arrive pas, dossi... pas à télécharger le dossier au con, c'est trop lourd. Ah, <rire> bon, <c> ça. <rire> <rire> ah Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Merci, Merci à tout le monde. Merci. Ce fut un... Un grand, euh, un grand plaisir, merci aux, aux deux chats, hein, parce que c'est toujours aussi normal maintenant sur, euh, sur Youtube aussi, ça devient, ça devient grand, c'est affaire en fait, donc merci beaucoup oui. d'avoir été là, on se retrouve jeudi pour euh, le racing café à partir de 20h30, et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro euh, de, de Grand Prix, bien entendu, où on reviendra sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, Booster Rhymes qui demande comment alors il plaît. replay, bah, demain, sur Youtube, ne t'en fais pas, demain matin, ce sera publié, va, va sur les euh, nombreux... Euh, réseaux sociaux qui sont en bas. Att, attendez, allez, je, vais faire, je vais faire la météo. Va, va sur les réseaux sociaux qui sont là, en dessous du local.com et tu retrouveras euh, le lien du replay. Ne t'en fais pas, ce sera bien sûr publié. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été là. À jeudi ou à mardi, c'est vous qui, qui décidez. Ciao Ciao, ciao Au Bonne soirée